يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أسلح لكم أعمالكم ويخفر لكم ظنوبكم ومن يتعد ورسوله فقد فاز فوزا عظيم ألا إن أستقل كلامي كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشره الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما بعد مساء سواري du samedi 5 du samedi 22 6 1431 de l'hijre ce qui correspond avec le 5 6 2010 insha Allah Taala nous sommes dans le dernier cours du livre les fondements de la foi de l'éminent savant Ibn Usaymin, donc on va terminer ce qui reste aujourd'hui c'est d'ailleurs il euh, ne reste pas beaucoup d'abord une petite révision que procure la foi au destin par rapport au croyant il bon, y a le croyant et il y a celui qui ne croit pas celui qui croit le croyant que lui procure le fait qu'il qu'il croit au destin. Premièrement, le musulman compte sur Allah lors de ses actes sans toutefois compter sur les moyens qu'il utilise. Car toute chose est prédestinée par Allah Ta'ala. Donc, quand quelqu'un croit au destin, quand il va utiliser des moyens, il va bien sûr faire des efforts pour utiliser des, des moyens. Il va pas dormir et dire si c'est prédestiné, ça, ça doit m'arriver. Non. Mais il va faire des efforts. Mais tout en faisant des efforts, qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il qu qu fait non. Que lui procure la foi au destin, ça lui procure le fait que même en se basant sur les sebebs et les causes, il compte d'abord sur Allah subhanahu azzawajal. Il compte d'abord sur Allah subhanahu azzawajal. Donc, tout en comptant sur Allah azzawajal et sur son destin, il va quoi Il va utiliser les causes et les moyens. Deuxièmement, l'individu ne son, ne s'enorgueillit pas lorsqu'il réalise son objectif, car sa réalis réalisation n'est autre qu'un bienfait d'Allah qui se résume à la prédestination des moyens de bien et de réussite. Deuxièmement, c'est pour ça qu'il dit, par contre, lorsqu'il se gonfle d'orgueil, il oublie de remercier Allah de ses bienfaits. Naam, celui qui croit à la prédestination au destin quand il lui quelque chose de bien il va pas quoi s'enorgueillir et se gonfler d'orgueil mais il va remercier Allah wa de lui avoir facilité et de lui avoir mis dans sa prédestination qu'il allait, qu allait avoir cette faveur tandis que celui qui croit pas à la prédestination, il va dire c'est moi vous voyez comme je suis fort vous voyez comme je suis intelligent Vous voyez comme j'ai des, des, des connaissances solides Vous voyez comme yani, je rate pas les, causes, les occasions Vous voyez comme euh, je souffre Et, et comme ça commence à quoi A yani, se faire des éloges et à s'auto-admirer Et enfin le musulman trouve quoi Il trouve la quiétude et le repos de son âme à travers la réalisation de son destin Par conséquent il ne s'inquiète pas lorsqu'il manque l'occasion de réaliser ses désirs ou lorsqu'il est touché par un malheur. Car tout cela n'a lieu que par le destin inéluctable d'Allah de Azzawajal, possesseur des cieux et de la terre. Et troisième chose magnifique hein, qui est procuré aux croyants, celui qui croit au destin, c'est quoi C'est deux, deux choses dans la troisième. La première, lorsqu'il manque l'occasion de réaliser un de ses projets un de ses souhaits un de ses désirs qu'est-ce qu'il fait il a le cœur serein et il est tranquille et il dit comme ça il dit et la même chose quand il a un malheur quand il est touché par un malheur il dit comme ça et aussi quand quelque chose yani, de bien lui passe donc yani, sans qu'il saisisse l'occasion de la voir qu'est-ce qu'il dit alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillah ala kulli hal tandis que celui qui croit pas au destin qu'est-ce qu'il va faire il va non, il va hurler il va se tirer les cheveux il va peut-être même yani, critiquer le destin euh, s'il y croit bien sûr il va yani, même il peut même critiquer son créateur Naam. Et il peut même l'insulter L'insulter l'islam ou, l insulter l ou la, Tandis que celui qui croit au destin Il a le cœur apaisé Il sait que rien n'arrive Dans ce monde Si ce n'est avec la volonté D'Allah Et que si Allah Ta'ala M'avait voulu yani, Cette chose qui est bien Et bien pour moi Je pense que est bien Si Allah Ta'ala m'avait voulu M'avait écrite sur la tablette préservée, elle arriverait, de force, de force c'est-à-dire que personne, ni les djinns, ni les humains, ne pourraient l'arrêter, ni l'entraver. Allah Ta'ala me veut un bien, si tout le monde, et tous les soldats du monde, allaient se mettre d'accord pour l'empêcher, d'arriver, elle arrivera. Et même pour le malheur, même pour le malheur, si Allah Ta'ala écrit un malheur pour une personne, tous les gens du monde, les personnes du monde na si elle venait à se mettre d'accord pour nous faire éviter ce malheur elle ne pourrait elle ne pourrait le faire voilà le cours d'aujourd'hui deux groupes na deux groupes se sont égarés au sujet du destin le premier groupe s'appelle elle ja c'est très important dans la il faut connaître ça deux groupes non. deux grands groupes qui sont d'ailleurs aux extrins, aux opposés, se sont égarés au sujet du destin. n'ont rien compris dans le destin et se sont égarés. Le premier groupe s'appelle Al-Jabriya. Le deuxième groupe s'appelle Al-Qadariya. Al on va dire c'est quoi Al-Jabriya et c'est quoi Al-Qadariya. Ensuite, on va réfuter et on leur preuve et leur délile. Oui. Normalement, le Jabriya et le Qadariya, ils ont des noms français. Des noms en français, traduits comme ça en français. Ça existait dans la Aqidah, je, je connaissais leur nom. Mais maintenant, ça fait longtemps, j'ai pas employé ces deux mots, donc j'ai oublié comment on dit ça en français. Le plus important, ce n'est pas comment ils s'appellent en français. Le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Jabriya et qu'est-ce que ça veut dire Qadariya. Et en parlant des personnes, on dit, on dit, cette personne, c'est une Jabriya. Attention. Il faut mettre en garde contre elle. C'est une jabrite. Et l'autre, c'est une qadarite. Taïeb el les fatalistes. Je vous le les fatalistes. Et les autres, les qadariyas, les partisans du libre-arbitre. Je vous le Donc, le jabriya, qu'est-ce qu'ils disent les fatalistes Ils disent que tout est écrit par Allah. Toutes les fautes que tu commets, tous les péchés que tu fais du matin au soir... Si tu les fais, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a écrits contre toi. Non, c'est pas ta faute. Et par conséquent, tout ce que tu fais pas, combien, c'est aussi écrit que tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne pries pas C'est Allah ta'ala qui ne m'a pas encore épris, euh, écrit que je prie. Pourquoi tu, tu jeûnes pas Allah ta'ala ne m'a pas encore guidé. Pourquoi tu mets pas le voile Allah ta'ala ne m'a pas encore guidé. Et quand ça, ça vient de lui, c'est pas de moi ça s'appelle Al-Jabriya et les autres, Al-Qadariya c'est tout à fait le contraire les partisans du libre arbitre rien n'a été écrit par Allah, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le destin tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons non, tout ce qu'on fait c'est nous qui le faisons si tu fais quelque chose de bien c'est pas Allah Ta'ala qui t'a aidé ni ta t'as yani, ouvert la porte ouvert sa porte pour l'aider ni, non, c'est toi qui as fait cette chose de bien, tu te remercies toi tu te remercies pas Allah Ta'ala si c'est quelque chose de mal qui t'arrive cette, cette chose de mal n'est pas venue d'Allah Azzawajal, elle est venue de toi c'est toi qui l'as faite donc, deux trois, deux sectes opposées, deux sectes opposées. donc les djabrit ce sont ceux qui disent que les oeuvres de l'individu lui sont imposés sans que celui-ci n'ait de volonté ni de capacité et les qadarites, les qadarites ce sont ceux qui disent que l'individu était libre arbitre dans le choix et libre arbitre dans le choix et la capacité de faire ses oeuvres et que la volonté d'Allah n'a aucune influence sur ses oeuvres nous allons d'abord réfuter les dires des jabriyya ensuite les dires des qadarites en nous appuyant sur les textes religieux et sur la réalité des choses les textes religieux vous allez voir les textes coran sunna ensuite la réalité des choses qui prouve que ce qu'ils disent ne tient pas debout et n'a aucun sens premièrement les textes religieux pour réfuter quoi les dires des des qadarites des jabrit d'abord premièrement donc les jabrit qu'est-ce qu'ils disent ils disent que tout ce qui nous arrive est imposé nous on n'a aucune volonté ni capacité tout vient d'Allah on va leur dire Allah Ta'ala a confirmé dans son Coran la volonté et la détermination de l'individu et lui a attribué la capacité d'agir Allah Ta'ala a dit Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala? Sourate Ali Imran verset 152. Allah Ta'ala dit: Il en est parmi vous, il en est parmi vous. Voilà, il en était, est. Il en est parmi vous qui désire la vie d'ici-bas et il en est parmi vous qui désirent l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala, regardez si le verset il est clair. Qur'an Ta'ala dit: il y en a parmi vous qui désirent Donc, qui désirent Qui Vous, il a dit vous, parmi vous. Donc, on a un désir. Donc, on a une volonté hein, de désirer. Et il en est parmi vous qui veulent l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala a divisé les gens en deux sortes. des gens, pour Allah, se divisent en deux. Ceux qui veulent ce bas-monde et ceux qui veulent l'au-delà. Donc, si on ne pouvait pas, si on pouvait pas, si, si on pouvait pas Euh, et on pouvait pas oeuvrer Pour ce bas monde ou pour l'Odela Pourquoi Allah Ta'ala aurait dit Il a parmi vous qui veulent euh, euh, Cette dunia et d'autres qui veulent l'Odela Donc c'est une preuve que on veut et on désire On veut on désire Il a dit aussi Dans Verset 39 Verset 29 Il a dit La vérité émane de votre Seigneur Quiconque le veut Qu'il croit et quiconque le veut, qu'il me croit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dans les flammes, les cernes. Sur le cas 29. Donc, où est le témoin du cours Quiconque le veut, qu'il croit. Et quiconque le veut, qu'il me croit. Donc, toi, si tu veux, tu crois. Et si tu veux, tu me crois. Donc, tu crois, Allah Ta'ala t'a a donné une volonté. Donc, c'est toi qui veux croire, et c'est toi qui veux me croire. Ce n'est pas Allah... Qui, qui, qui décide de toi c'est toi qui décide bien sûr Allah Ta'ala va te si tu veux le bien donc mais c'est toi qui veux d'abord pour ça qu'il a dit dans un autre verset n'est pas ici le verset mais très connu qu'Allah Ta'ala ne, ne fait rien changer en un peuple jusqu'à ce que le peuple décide lui-même de faire changer vous comprenez Allah Ta'ala ne change rien on a un peuple ou là on a un groupe ou là on a un individu jusqu'à ce que ce ce groupe là ou le ce peuple ou cet individu lui-même commence à changer c'est-à-dire pour que vous compreniez bien si quelqu'un reste dans un reste dans un bar avec sa bouteille de vin n'a et il dit j'attends que Allah Ta'ala fasse descendre la guidée dans mon cœur pour que j'arrête de boire et je commence la prière jamais, au grand jamais, Allah Ta'ala ne lui fera ça. Sauf si c'est un miracle, spécialement pour lui. Mais Allah Ta'ala, pourquoi il fera pas ça Car il a dit dans le Coran, il a dit, jamais, je ne fais une chose pour la personne, si elle, elle ne commence pas d'abord par faire. Ça veut dire, cette personne qui est dans le bar, si maintenant elle décide, elle dit, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus boire. Et... Je vais commencer à faire la prière. Juste, elle a fait ce petit veut dans son cœur. Cette petite intention, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Il va lui embellir ce projet dans son cœur. Et la personne, va ça va lui être facilité de quoi De commencer la prière et de faire les ablutions, et etc. Pourquoi Elle a fait quelque chose dans son cœur. C'est pour ça que Allah ta'ala dit dans un autre euh, hadith... Euh, si je vous l'ai cité mille fois il dit mon serviteur si tu te ramènes de si tu te rapproches de moi d'un mon je me rapproche de toi d duune coup des si tu viens vers moi en marchant je viens vers toi en courant mais fais quelque chose c'est tout Fais quelque chose comprenez fait quelque chose et lorsqu là c'est lui qui compte une la suite et fait le gros et le gros mais à condition qu'il y ait l'étincelle l'étincelle dans ton coeur Pas tu dis pas même chose pour le voile hein? pourquoi tu ne voiles pas j'attends si c'est écrit je je, vais, euh, je serai je vais me voiler je serai voilée si c'est écrit j'attends yani, que Allah taala me, me guide peut-être aussi qu'elle attend que euh, l'ange Gabriel l'ange Gabriel va descendre avec un voile et va venir te chercher à la maison où tu habites frappe à la porte et dit voilà Allah taala t'a envoyé le voile il faut le mettre non mais toi tu bouges dans ton coeur tu dis c'est vrai hein? il faut le voir en fait je suis dans le péché non. il faut que je fasse quelque chose et tu commences à demander à Allah Ta'ala de t'aider et lui il va vite t'aider il va vite t'aider donc Allah Ta'ala a dit ici il a dit quiconque le veut qu'il croit quiconque le veut qu'il m'écroit donc c'est une preuve que on veut si on veut croire on croit si on veut pas on m'écroit Allah Ta'ala dit dans un autre verset verset 46 il a dit quiconque fait une bonne oeuvre c'est pour son bien et quiconque fait le mal il le fait à ses dépens ton seigneur cependant n'est point, in... point injuste envers ses serviteurs donc ce verset aussi clair que nous pouvons faire des choses quiconque fait une bonne oeuvre c'est pour son bien qui fait la bonne oeuvre c'est la personne c'est la personne qui l'a fait. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien. Et qui fait le mal Quiconque fait le mal, c'est toi qui fais le mal. Et si tu le fais, tu fais le mal. Qui est le perdant C'est toi. Tu l'as fait à tes dépens. Allah Azza wa Jal n'est point injuste. Il est impossible que tu fasses une bonne œuvre et que Allah Ta'ala l'écrive comme péché. Allah Ta'ala t'a il dit je ne suis pas injuste. Au contraire, tu fais juste une petite chose il te la décuple. Il te donne 10. Tu fais une bonne œuvre, il t'écrit minimum 10. Jusqu'à 100, jusqu'à 1700, et des milliards et des milliards d'après ton intention. Donc, Allah Ta'ala, c'est le plus juste. Non. Quant à la réalité des choses, maintenant, c'était les versets. Maintenant, on va prouver par la réalité des choses que la personne elle-même a quoi A une volonté, une capacité de faire des choses, contrairement aux fatalistes qui ont dit non, qui ont dit que tout vient de... يعني du destin. Le mot. Il dit ici « Certes, tout individu fait la différence يعني entre ses œuvres volontaires telles que le fait de manger, boire, vendre ou acheter et ses œuvres involontaires telles que le fait de trembler à cause d'une fièvre, de tomber du toit et comme ça. Vous voyez tout individu fait la différence entre les œuvres volontaires Telles que manger, boire, vendre, acheter, écrire Parler, rire Et entre quoi Et entre les œuvres involontaires Telles que lorsque tu trembles parce tu as la fièvre Tomber du toit non. Disons pour la femme Avoir les monstres Ce n'est pas elle qui commande Ça vient comme ça Dans le premier cas L'individu a le choix de pratiquer ses œuvres Par sa propre volonté sans aucune contrainte externe. Quand c'est le fait d'acheter, de boire, de manger, de vendre. Dans le deuxième cas, la fièvre qui vient d'être seule ou bien tomber du toit ou bien glisser, etc., il n'a ni le choix, ni la volonté sur ce qui lui est arrivé. Donc, il y a une différence entre ce qu'on fait nous, et on peut le faire, on peut ne pas le faire, et ce qui nous vient, il y ce qui nous est contraint. Naam. C'est quand pareil la faim est-ce que quelqu'un peut se retenir et dire moi je peux par exemple ne pas avoir faim يعني yani, des mois et des mois est-ce que quelqu'un peut se retenir et dire moi je peux ne jamais dormir je peux ne jamais boire de l'eau je peux je peux ne jamais aller aux toilettes ce sont des choses hein que tu es contraint de faire qui te sont imposées nest et il y a d'autres choses qui c'est toi hein tu es libre de les faire ou de ne pas les faire maintenant avec vous dans le cours je suis libre d'arrêter le cours et yani, d'éteindre le, le, le micro et d'aller je vais où je vais à la mosquée ou je vais au marché, je suis libre mais il y a des choses qui, qui me sont yani, forcées yani, que euh, je n'ai pas le choix <coughs> maintenant nous allons à présent réfuter les preuves des, des, qadariya. des qadariya ceux qui disent que Il n'y a rien sur la table préservée. Que tout, c'est nous qui le faisons. Il n'y a pas la volonté d'Allah, c'est nous. Tout revient à nous. Le bien et le mal. Premièrement, on va citer les textes religieux. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourte al-Baqara, verset 253. On va leur prouver que Allah Ta'ala a une quoi A une volonté et c'est lui qui commande, c'est pas nous. Écoute, regardez ce verset. Si Allah avait voulu les gens qui verrent après eux ne se seraient pas entretués après que les preuves leur furent venues mais ils se sont opposés les uns restèrent croyants les autres furent infidèles si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués mais Allah fait ce qu'il veut qu'est-ce qui nous intéresse ici dans, dans ce long verset ce qui nous intéresse c'est lorsque Allah a dit et si Allah avait voulu les gens qui verrent ne se seraient pas entretués et il l'a dit en, à la fin aussi Dernière phrase Si Allah avait voulu Il ne se serait pas entretué Donc le fait de s'entretuer C'est venu d'où C'est venu d'Allah C'est lui qui a voulu Qu'il s'entretue Quand je dis il a voulu Une volonté quoi Universelle Ça veut pas dire que qu'Allah a aimé Sauf bien sûr Quand c'est la guerre sainte Ça devient une volonté juridique Un moi pour prouver ici que Allah Ta'ala يعني yani, il y a des choses qui viennent de lui que tu le veux ou pas le fait que il se soit entretué ça soit c'est venu ici d'Allah Azza wa Jalla si voulu il se serait pas entretué donc c'est lui qui a voulu qu'ils s'entretuent c'est pas toi donc c'est une preuve que contre qui contre yani les les qadarites qui disent que il a rien dans le destin Allah Ta'ala ne fait rien c'est nous qui faisons tout deuxième verset sourate as-sajda verset 13 verset 13 si nous le voulions nous apporterions à chaque âme sa guider mais la parole venant de moi doit être réalisée j'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis les djinns vous savez c'est qui c'est les, les djinn, comment on dit en français je sais pas comment on dit les djinns en français c'est à dire disons les esprits ou ne la... sais pas comment on dit ça en français les djinns, voilà les djinns c'est quoi ici le témoin du dos si nous voulions si on veut on va apporter c'est à dire on va donner à chaque âme sa guider mais Allah Ta'ala a déjà voulu que il fasse remplir l'enfer de beaucoup de génies beaucoup d'hommes donc que l'enfer reste vide que Allah Ta'ala L'enfer, vous savez, il est déjà créé, ça, il ne va pas être créé, il est déjà créé. Il n'a pas commencé à travailler, bien sûr, mais il est déjà là. Le paradis est déjà créé. Donc à quoi ça sert de créer un enfer si Allah Ta'ala ne savait pas qu'il allait y jeter à l'intérieur plein de génies et plein d'hommes. Les hommes, ce sont qui Ce sont les mécréants et ce sont aussi les musulmans qui n'appliquaient pas et qui faisaient beaucoup de péchés, etc., et la différence entre les mécréants et les musulmans, c'est que les mécréants resteront éternellement et les musulmans resteront un certain temps, un mois, une année, 20 ans, un milliard d'années, je sais pas combien d'après de péché, ensuite ils sortent. Typ. Maintenant Allah Ta'ala dit si nous voulions bien si on veut on on apporte à chacun sa guidée. Ça veut dire en d'autres termes, si Allah Ta'ala veut, nous tous on serait croyants. Il y aurait personne qui seraient mécréants. Mais Allah Ta'ala a choisi seulement certains et pas tout le monde. Pourquoi Et certains vont dire et pourquoi donc il a choisi X et il ne m'a pas choisi moi Alors Pourquoi il, cho il a choisi X Il n'a pas choisi mon père et ma mère. Ils sont morts dans la mécréance. Et comme ça, chacun va poser sa petite question et va dire pourquoi moi il m'a pas choisi Pourquoi m'a pas choisi mon père euh, jusqu'à il est mort euh, bouddhiste L'autre, il va dire « Ma mère, elle est mort chrétienne. » L'autre, il va dire « Mon grand-père est mort juif. » Pourquoi il m'a pas choisi Réponse très simple. D'abord, d'abord est-ce que toi... C'est juste année pour rapprocher l'idée, pour rapprocher le sens. Est-ce que toi, si jamais demain, tu vas faire une fête Une fête ou un mariage Est-ce que tu vas comme ça sortir dans la rue, prendre un micro ou là les bafles, comment ça s'appelle, le microphone, et appeler comme ça tout le monde, dire tout le monde est invité, ça veut dire que tous les sous tous les clochards du monde, tous, qui seront présents, qui auront entendu, donc viendront assister à ce mariage, ou bien, est-ce que, surtout que clochard 07 viendra rentrer dans le salon, ça me fait rire, ça tombe bien, donc ou bien, est-ce que, Non. ou bien est- ce que tu vas inviter des tu vas envoyer à fond des cartes visite hein, pour bien yannée pour bien comme on' dit le mois pour bien choisir les invités les invités qui vont t'honorer qui vont on ça tu vas me dire que sûrement tu vas choisir etannée la deuxième méthode et non pas la première imagine ça c'est pour juste un mariage qu'en est il maintenant pour le paradis le paradis qui ne qui ne va contenir que les hommes les plus purs et pour les beaux délices pour les plus beaux délices pour pour les choses que tu n'aurais même pas rêvé, dans tes rêves tu ne vois pas et tu peux pas rêver ce qu'il y a dans le paradis est-ce que d'après toi donc y, toute personne va rentrer dans le paradis alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment vraiment qui, qui, qui aiment le mal des des, des, des sadiques des des des, des des des criminels des des odieux يعني yani des je sais pas ce que, comment vous dire vous pensez que cela yani, يعني bon aussi quand ça rentrer en groupe non voudrais qu'il soit choisi voudrais qu'il soit choisi ça c'est premièrement deuxièmement est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez qu'il y ait une personne qui voudrait Allah taala et voudrait son paradis et voudrait son visage, et voudrait sa rencontre, et voudrait yani, être avec les messagers, les pieux et les vertueux, et Allah subhanahu wa ta'ala va l'éloigner et ne va pas lui exaucer son vœu, c'est impossible. C'est impossible. Donc, si la personne demain, quand, euh, le, au jour de la résurrection, elle va se trouver de l'autre côté, pourquoi C'est que dans cette vie, elle n'a rien fait, au moins avec son cœur elle n'a rien fait avec son cœur. Il yani, n'y aucune bonne intention pour qu'elle soit de, yani, du côté yani, de Allah subhanahu wa ta'ala et c'est bien aimé Rien, rien. Cette personne n'a jamais pensé à, à faire un petit effort pour, pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala. À faire un petit effort pour appliquer. À faire un petit effort pour se rapprocher de la Rien, rien. Elle n'a jamais pensé à ça. Au contraire, cette personne détester Si on lui parlait d'Allah ou bien de l'Islam ou bien de Mohamed ou bien elle sortait de ses... Elle perdait, elle perdrait le contrôle tellement elle s'énerverait. Et elle dit je veux pas entendre parler de ça. Ne me parlez pas de l'Islam. Ne me parlez pas de votre, de votre Allah. Ne parlez pas de votre Mohamed. Et comme ça. Ensuite donc ce serait très logique donc Allah Azza wa Jal donc les loin de lui cette personne ne me veut Allah Ta'ala dit cette personne ne me veut pas il ne ne, ne veut pas yani, ce que je lui ai préparé comme délice etc comme cadeau, comme rétribution elle ne veut pas elle me est cette personne elle me est cette personne elle ne fait aucun aucun effort pour yani, essayer de se rapprocher de moi donc pour tout cela pour que vous sachiez que Allah Ta'ala, c'est quoi C'est le plus juste. Il a dit dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est dommage, j'ai pas le verset devant moi, il a dit, إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُولُوا بِكُمْ خَيَرًا نِوْتِكُمْ Il a dit, si Allah sait ou bien connaît du bien dans vos cœurs, il vous donnera du bien. Il a dit dans un autre verset très clair, pour les gens qui n'ont pas quoi, qui n'a pas guidé, il a dit dans un verset très clair, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَ et si Allah taala a voulu il il les aurait guidés asmahom ça veut dire il il leur aurait fait entendre entendre non entendre ici ça veut dire guider il les aurait guidés mais Allah taala a dit juste après ce verset mais si Allah taala les avait guidés ils s'en seraient détournés donc il sait il sait que cette personne ne mérite pas d'être guidée pourquoi il sait que on la guidons elle ne va pas accepter Juste un jour ou deux jours-là, elle va tout jeter et elle va aller dans le chemin opposé. Allah Ta'ala, c'est qui C'est le plus sage. Et le sage, c'est celui qui met sa chose en, en sa place. Donc pourquoi mettre mettre la guidée dans le cœur d'une personne qui va se rébeller, ne pas accepter, se révolter contre ces choses Allah Ta'ala a choisi les meilleures personnes et il met la guidée dans leur cœur. C'est pour ça je relis ici le verset, il l'a dit... Si on avait voulu, on aurait apporté à chaque âme sa guider. Mais Allah Ta'ala sait que certains, ou tous ceux auxquels, toutes les personnes que Allah Ta'ala n'a pas guidé il sait qu'elles ne méritent pas. Non, elles ne méritent pas et que la guider, leur place n'est pas d'un emplacement pour la guider. Leur place leur cœur n'est pas d'un emplacement pour la guider. Ensuite, il a dit ici... Quant à la raison, quelle est la preuve maintenant Que quoi que Donc on est en train de prouver quoi On est en train de prouver que Allah Ta'ala a une volonté. Ça Par la raison. L'univers entier, voilà le délit, la preuve. L'univers entier, l'univers entier appartient à Allah. Vous êtes d'accord avec moi que l'univers entier, tout entier, appartient à Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose sur cet univers qui n'a pas été créé par Allah. Une chose, pas une chose qui a été fabriquée, fabriquée par des gens. Une chose comme euh, un arbre, euh, voilà, une étoile. Et même, même les choses qui ont été fabriquées. La fusée, la voiture, le je ne sais pas, le, le, la brosse à dents. sont des choses qui ont été fabriquées. Fabriquées par qui Par des êtres humains, ce n'est pas par des singes. Et les êtres humains, d'où ils sont venus C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Comprenez et l'être humain, pour pouvoir fabriquer la chose, la fusée ou la voiture, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il lui faut au moins moins deux mains. Et les mains, d'où il les a eues Il est chez je ne sais pas qui lui a fabriqué deux mains. C'est la Ta'ala qui lui a donné des, deux mains. Et plus important que les deux mains, pour fabriquer une chose, qu'est-ce qu'il faut Mokh. Mokh, mok, la cervelle, ça Quelqu'un, il y a un fou. Un fou, peut-il fabriquer une chose Peut-il construire une maison ou là il peut pas. Il faut qu'il ait la raison. Ça, la raison qu'il te l'a donnée. Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut te la donne s'il veut il te la prend. Et tu deviens fou, tu, tu, tu marches dans la rue tu frappes avec des cailloux. <coughs> Donc il dit l'univers entier appartient à Allah. Et l'être humain faisant partie de cet univers appartient lui aussi à Allah. De là, l'esclave ne peut agir à son gré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 Non. Moi si je reconnais que je suis esclave chez quelqu'un, ça veut dire que je ne bouge pas le petit doigt sans lui demander la permission. Je demande la permission à mon maître. Est-ce que je peux manger Est-ce que je peux boire cette chose Est-ce que je peux lire ce livre Est-ce que je peux m'asseoir sur ce divan Est-ce que je peux prendre cette voiture pour la conduire Est-ce que je peux dormir Est-ce que je peux aller dans cet endroit Et comme ça. Même en islam, mon islam, quand il y avait l'esclavage. L'esclave n'a pas le droit d'aller au hajj s'il n'a pas la permission de qui De son maître. Même à la jumouah, il va pas à la jumouah, sauf si son maître ne lui permet. Qu'en est-il donc nous par rapport à notre créateur qui nous a créés C'est-à-dire, d'après ici les, les, les qadarites, d'après eux, on peut faire ce qu'on veut dans ce monde. C'est nous qui sommes libres. Allah Ta'ala, c'est comme s'il n'existait pas. On dit... Bien au contraire, tu ne peux faire une chose sans que l'Allah Ta'ala ne te le permette il ne le veuille quand je dis il veut une volonté universelle bien sûr pas juridique voilà Inshallah Ta'ala pour ce livre qu'on a fini, Alhamdoulilah le, le prochain samedi Inshallah Ta'ala on revient à, comme d'habitude une fois le, le jardin des vertus et une fois un autre livre qu'on commencera samedi prochain Toujours dans la Aqidah Comme ça on laisse toujours un livre dans la Aqidah Qui marche avec nous une fois tous les 15 jours Je suis prêt Allah à écouter Les cinq premières questions Surtout si elles ont rapport Avec la Aqidah d'abord Et surtout si elles ont rapport aussi Avec par exemple le destin d'abord Sinon les autres questions me fichent moucher qu'incha'Allah ta'ala t'fadda. Donc les 5 premières questions, donc je répète celles que je, que j'étais en train de lire. Donc question de Oum, Oum Souraya. Salam alaikum chère. Une soeur est enceinte de 4 mois. Les médecins lui ont dit que son fœtus n'est pas viable. Car après une amniocynthèse, il s'avère que lors de la fécondation... Il y a eu deux spermatozoïdes pour un ovule, donc un triploïde. Entre parenthèses, il n'a pas de reins ni de bras, dilatation du cerveau, plus de plus de liquide amniotique et il a trois paires de chromosomes. Les médecins lui ont donné des médicaments pour arrêter le rythme cardiaque du fœtus. Ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des, aurait des conséquences. Sa césarienne de son... Alors, ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des conséquences. Sa césarienne de son premier enfant. Enfin, la chère l'a derrière. Et, et la soeur donc dit, que doit-elle faire Est-ce que c'est illicite d'avoir pris ces médicaments Que peut-elle faire pour se rattraper en ce qui concerne le, le fœtus que faut-il faire Sur sa césarienne Non, monsieur, je, pas c'est pas très clair. Elle dit... Ils lui ont dit qu'un accouchement brutal qui aurait lieu à son domicile aurait des conséquences, sa césarienne, de son premier enfant. Entre parenthèses, Ernie. Ben là, par rapport à, à un premier enfant qu'elle a eu, elle avait dû subir une césarienne, et si elle a couché... Et si elle la en fait sur cet enfant, non wa alam, ça aurait des conséquences. Elle pourrait avoir une hernie au niveau de sa césarienne. Ana je je l'ai compris comme ça, chère. Naam. Donc question suivante, inchallah. Salam alaykoum cheikh. Voilà ma situation. Je suis une soeur tunisienne et j'approche la vingtaine. Mes parents veulent me marier de force et m'ont dit qu'ils allaient me forcer à retirer mon jilbab d'ici peu de temps. Ils veulent me marier de force avec mon cousin qui est en Tunisie pour qu'ensuite il vienne en France et à cause de cela mes parents me tapent. Je ne veux je ne veux pas de ce mariage et au contraire, je veux ma religion car même si mes parents font la salat ils, ils ne connaissent pas le dîn ils ne veulent rien entendre. Je veux me marier avec un frère salafi et pas n'importe qui. Bien que j'ai demandé à la vie d'un imam dans ma ville qui malheureusement a dit ceci. Ce que tu devrais faire C'est de partir vivre ailleurs. Et j'attends vos précieux conseils, chers, car cela m'aidera dans ma situation qui devient de plus en plus difficile. Barak Allah fikoum. Question suivante. Bilal. Assalamu alaikum, chers. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, Inch'Allah, ainsi qu'à votre famille. Comment choisir qui suivre comme savant Car je suis un peu perdu avec les avants différents de chaque Avec les avis différents de chacun Avec ou sans divergence Barakallahu alayhi wa sallam Question de Abu Sulaiman 13 Assalamu alaykum shir Qu'Allah vous augmente en science Et qu'il fasse De vitre descendance des guides Pour la Ummah Voici ma question J'ai récemment trouvé une Bible par terre Laissée à l'abandon à côté d'une poubelle Ma conscience religieuse m'a tout de suite dit de ramasser cette bible. Maintenant, je voudrais savoir si c'est utile que je le que je la brûle ou non. Je sais que cette bible n'est pas complètement falsifiée, mais qu'elle n'a rien à voir avec l'évangile qu'Allah fait descendre sur Issa, Alayhi Salam. Non, et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi il faut brûler les versets. Pourquoi il faut pourquoi faut-il brûler les versets du Coran dont parenthèses sur des vieux calendriers les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu faykum. Et donc, dernière question. Oum Safiya. As-salamu alaykum, shir. Qu'Allah vous accorde une belle récompense, ainsi qu'aux admins. Je voudrais savoir s'il est permis de faire tourner le Coran en audio dans la maison, quand on s'absente. Pensez-vous que cela est bénéfique Je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez Je n'ai pas compris la troisième question qui parlait des savants. Comment connaître est-ce que la personne veut dire quels sont les noms des savants qu'on doit lui donner Est-ce que c'est ça Et enfin, pour la quatrième question, celle de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin Pourquoi faut-il brûler la Bible Le Coran. Ensuite, il a dit sur les calendriers je pas fait la liaison entre euh, ce qu'il a dit et les calendriers. Fadal. Un âme chère. Donc, par rapport aux frères et les savants, je ne pense pas qu'il veut savoir euh, ce qu'il dit. Euh, comment choisir qui suivre comme savant, car je suis un peu perdu avec les avis différents de chacun, avec ou sans divergence. Donc, Allah ou en fait, ici, là, il part déjà des, des chouyours du minhash salafi ou là s'il parle des des personnes qui se prétendent savants et de ceux qui sont véridiquement des, des savants Allahu a'lam en fait il n'a pas précisé cher Et pour le frère et la Bible que dois-je faire maintenant j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi faut-il brûler les versets Donc là en fait il dit et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi faut-il brûler les versets du Coran entre parenthèses sur des vieux calendriers sur des vieux calendriers Donc là je pense qu'il veut parler euh, Des personnes qui auront des cadres Avec du Coran Ou là des Des posters etc. avec du Coran Qui, sont, qui est affiché à la maison Je pense qu'il parle de ça Il n'y a pas de précision Cher Donc c'est pour ça que j'ai demandé aux frères et sœurs Lorsqu'ils posent une question Il faut apporter les, les précisions Et pour les questions Et pour les questions Pour la question, c'est directement sur le site. vous faut s'inscrire sur le site et poser la question sur le site. Barakallahu alayhi wa sallam. Premièrement, pour la soeur qui était enceinte de 4 mois et on lui avait dit de voir tel et tel médicament pour arrêter, euh, si j'ai bien compris, le rythme cardiaque ou quelque chose comme ça. Pour faire, si je comprends bien, pour que le bébé meure et tombe. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que j'ai compris. Ce que vous devrez savoir, c'est que, comme dit c'est que le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est dans une des trois situations. Ou bien, il a une vie, un âge, entre 1 et 40 jours. Ou bien, il a entre 40 jours et 4 mois. C'est-à-dire 3 mois et 29 jours. Ou bien, il a entre 4 mois et plus. Quand il parle, de la troisième situation, il dit, qu'en maintenant le bébé à quatre mois, Klas, quatre mois, ça veut dire quoi Ça veut dire que Allah Ta'ala a envoyé l'ange ange à fond pour insuffler l'âme. Ça veut dire que maintenant, le bébé dans le ventre de sa mère a quoi Klas est un être vivant. Il a dit dans ce cas, quand le bébé, on lui a insufflé l'âme, il a dit, il est interdit. Dans toutes les circonstances, de le faire tomber il va y aller plus loin je ne sais pas si les savants sont d'accord avec lui dans ce point il dit au point qu'est-ce qu'il dit il dit quitte comme ça quitte à ce que sa mère meure sa mère meure mais lui on n'a pas le droit de le faire tomber mort il dit même si sa mère doit mourir ça ne fait rien pourquoi il dit il n'y a pas de différence entre elle et lui pourquoi, lui c'est une vie normale, il va pas vivre et elle, elle va vivre, pourquoi elle, elle est mieux que lui, comme elle, elle veut vivre, le bébé qui est dans son monde veut aussi vivre, il dit, tu voyez il veut dire quoi, il veut dire tellement c'est grave pour les femmes qui après 4 mois, veulent avorter, donc quand on dit à une femme que ton bébé aura deux têtes, ou là 5 pieds, ou là je ne sais pas, qu'est-ce qu'il aura quatre yeux, ou là tout cela elle doit dire j'accepte le destin d'Allah s.w.t, j'attends qu'il naisse, ensuite Allah s.w.t fera une solution et plusieurs, plusieurs femmes, plusieurs des centaines voire des milliers on leur a dit que vous avez je ne sais pas qui, un monstre dans, dans son ventre et Allah s.w.t veut que le dernier mois ou la, la, la, dernière, la dernière semaine, il ordonne yani, qu'on le fasse d'une d'une autre façon et qu'il sortent de son ventre un bébé tout beau et ni yani un bébé qui ressemble à tous les bébés un bébé que rien ne lui manque et même les médecins et unidée dont plusieurs cas se sont étonnés de se prendre celui là et yani quand on le voyait dans le cinématique l'ographie où je sais pas paraissait un monstre à laala mais maintenant qu'il est né se prendre donc on dit à cette soeur qui a pris 4 mois a commencé à boire des choses pour le faire tomber sera que quoi lhamdullah elle elle-même elle a reconnu elle dit, que dois-je faire, j'étais dans l'erreur, etc. On lui dit, na'am, tu dois demander à Allah, de te pardonner, car tu étais une ignorante, et, d'avoir eu l'intention dans le cœur, que, je ne répéterai jamais cette chose, si ça venait à se, à se refaire, et, pour se rattraper encore mieux, la personne pourrait faire une bonne œuvre, comme jeûner, comme donner une aumône, comme euh, participer à une aide, une aide pour la mosquée, ou quelque chose comme ça. comme enfin, Cela revient à la personne elle-même, Inch'Allah Ta'ala. le plus important dans tout cela, le plus important c'est quoi C'est dans le cœur, c'est-à-dire le repentir, le fait qu'elle qu yani, qu regrette ce qu'elle a fait, qu'elle décide, Inch'Allah Ta'ala, de ne plus le refaire. Puis Allah Ta'ala l'aider. Pour la sœur <coughs> qui a dit que je suis de Tunis, etc., et qu'ils veulent me marier de force, Vous savez qu'en Islam, il n'y a pas le mariage forcé. En Islam, si quelqu'un force sa fille ou la force pour se marier et elle elle n'a pas accepté, le mariage n'est pas quoi Il est invalide, il est caduc. Il n'a pas lieu. Même si on a yani, même si elle consomme le mariage ou là ou la force à ce qu'elle consomme, elle n'est pas mariée chez Allah subhanahu wa ta'ala et vous connaissez l'histoire du prophète qui a quoi Qui a annulé un mariage où on avait forcé la fée. Donc maintenant, Alhamdoulilah, tu as cet avantage que quoi Que personne ne peut te marier de force. Quitte à, classes, ils ont tout décidé, décidées, quitte à ce que tu te, sauves, tu te sauves. Pas pour aller dans les rues, etc. L'âme surtout à cet âge-là, c'est très difficile. Mais se sauver pour aller chez son ancle chez sa tante, ou lâcher son, son, son frère, son grand frère, ou là, comme ça. c'est pas se sauver pour aller vivre avec Yanni, euh, des, des, des, des copines, etc. C'est vraiment dangereux, surtout à cet âge, surtout à cet âge. Mais Yanni, quand elle sent que vraiment elle ne peut pas les contrarier, que vraiment ils veulent la marier de force, elle peut se sauver chez qui Chez de la famille, la famille sécuriser la famille où elle va se sentir aller en sécurité, etc., pour qu'il la défendre pour qu'il la défendre avec son, son père, incha'Allah il reste la troisième quatrième et cinquième question ici, il a appelé à la salat l'aïcha, je répondrai incha'Allah quand je reviendrai de salat l'aïcha subhanakillamu bihamdik shadullah ilaha ilaha ilaha antistagfiru kawtubulik, salamu alaykum wa rahmatullahu barakatuh, mettez le courant ou la mettez le courant adak qui l'arabe-français, Inch'Allah Ta'ala. J'ai pas entendu la question de l'enterrement. D'accord. Quand je reviens, je lui répondrai, mais je n'ai pas entendu la question de l'enterrement. J'ai pas entendu dans la question qu'il y avait le mot enterrement. na Mais Inch'Allah, quand je reviendrai, vous relirez la question, je réponds, Inch'Allah Ta'ala. As-salamu wa rahmatullah wa barakatuh. As-salamu wa rahmatullah. Muslim, tu m'entends الحمد لله juste euh, là d'un coup j'ai au moins une... j'ai au moins une quarantaine voire 45 PV là d'un coup qui sont venus c'est pour prévenir les frères Vincent parce que ça sert pas comment faire Est-ce que toi tu peux retransmettre euh, le son là-bas qui est dans euh, dans l'autre salon Barak Allahou fik Comme ça j'écoute Tu me dis qu'on sait bon comme ça je te... je te dis en bref Pour ceux qui me demandent euh, que vos questions et qui est euh, pas qui passe pas parce que maintenant il y a un nouveau système pour ceux qui pour ceux qui ne savent pas et pour le nouveau. Donc euh, c'est quoi c'est il faut que vous vous inscriviez sur euh, le site de search chalabila, cliquez dessus, allez sur le allez, allez sur son site. Dès que vous allez sur son site, à la page d'accueil, en haut à droite où il y a, où il y a le moteur de recherche. Vous allez voir et écrit identifiant et il y aura une clé à côté donc en bas il y aura il y aura une clé une petite tête avec une point d'interrogation une clé avec une croix avec une croix entourée de verre donc vous allez créer vous allez cliquer euh, sur cette tête avec la, la, le bonhomme avec la, la croix la croix blanche entourée avec entouré de verre donc vous allez cliquer dedans vous allez créer un compte donc automatiquement dès que vous allez créer un compte vous avez vous pouvez poser cette question et la question elle vient directe <rire> on va arriver directement normalement bien là يعني aux admins aux admins des aux admins après ils posent vos autres questions donc voilà donc j'espère que c'est compris pour tout le monde donc vous allez sur euh, sur le site de cherche alabi vous cliquez dessus en haut à droite Où il y a le bonhomme avec euh, la, la vous créer un compte et vous euh, vous posez vos questions à travers ce compte Parce qu'enfin ça se fait plus ni les c'est plus les admins qui récupèrent les questions. Vous les posez directement et les admins les reçoivent les questions. Donc je crois pas qu'il il y en ait même pour lever les mains et tout le système de la main levée donc ça fonctionnera plus donc ce système là. Donc posez vos questions directement à travers à travers le compte de de du site de de Chirsha la baraka Allah fikoum. Voilà, jazakoum lkhair, salam aleykoum wa rahmatoullahi wa Salam aleykoum wa rahmatoullah. <coughs> Donc euh, le frère Ibrahim Traz m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose sur l'enterrement. Or cette question j'ai dit taluk je l'avais pas entendu. Donc qu'est-ce qu'il en est de la question sur l'enterrement d'abord? Wa salam En fait la sœur Cheikh à la fin de sa question elle avait dit que faire du fœtus? que faire du fœtus oui. tout d'abord toutes les personnes qui nous font des doigts do'as puissent leur donner ce qu'ils ont demandé qu'Allah Ta'ala nous donne oui. pour le fœtus c'est comme j'ai dit tout à l'heure on va voir s'il a dépassé 4 mois 4 moyens jours cela veut dire que c'est un être vivant C'est un être vivant, comme tous les autres vivants. C'est-à-dire dans ce cas, il doit être enterré, lavé, enterré, donc quoi Dans des des cimetières des musulmans. Maintenant, s'il n'a pas atteint les quatre mois, qu'est-ce qu'on doit faire On doit aller le mettre dans un drap, il une couverture, là et l'enterrer, n'importe où, dans un jardin, dans une forêt, comme ça. Nam, cher, et je ne suis pas sûr que vous aviez fini de répondre aux questions. Allahu a'lam, je ne pense pas que vous aviez fini. Pas de lech. Ça, c'est vrai, il reste encore je crois deux questions ou trois. Nam. <coughs> Pour la troisième question, la personne <coughs> qui dit qui suivre comme ça vont. Qui suivre comme ça vont Je dis sur question un peu Nam, attendez quand comment une question un peu pas très précise pas très précise mais je dis les savants l'argile voilà par hasard les savons euh, les vrais savants il y en a qu'une seule sorte une seule sorte ce sont qui ce sont les savants qui essayent de rattacher les, les, les, les, les croyants avec leur dorseign yura zawj avec la sunna du prophète sallalahu alayhi wa sallam la vraie, l'authentique. Donc maintenant de nos jours, les grands savants sont connus. Ils sont connus c'est La plupart se trouvent en Arabie en Arabie Saoudite. Il y a un peu partout dans le monde. Et ces savants, vous les connaître, maintenant si c'est les grands savants, ils sont connus. Maintenant si c'est ceux qui sont moins qu'eux, pour les connaître, l'un de leurs signes, c'est quoi L'un de leurs signes, c'est que ils font des éloges aux grands savants. C'est pour ça que si jamais tu entends quelqu'un qui prêche à l'islam, fait des doros en islam, il parle de l'islam, de la beauté de l'islam, etc. Ensuite, il te critique l'un des grands savants. Ensuite, il te dit, ce n'est pas comme Shik bin Utaïmine qu'Allah Ta'ala, yani le guide, ou comme Shik bin Bez, qu'Allah Ta'ala le guide qui faisait telle et telle mauvaise chose. Ou bien ce n'est pas comme Cheikh Luhaydan, qu'Allah ta'ala le guide quand il a dit cette et cette chose ça veut dire ici vite, je comprends que celui-là, non seulement n'est pas un savant, mais celui-là c'est l'ennemi des savants celui-là, c'est un ennemi des savants, donc celui-là il est vraiment de l'autre côté de la rivière et ce, cette personne qui je croyais qui était savant maintenant il faut mettre en garde contre elle et dire aux gens attention Cette personne dénigre les savants et, et les injures et, et les critiques, etc. Donc voilà pour euh, qui suivent euh, comme savants. Suivent les grands savants et leurs élèves. Je suis les grands savants et leurs élèves et les grands savants sont connus comme j'ai dit tout à l'heure. Ce sont les savants qui oui, te poussent à suivre Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas qui te pousse à rentrer dans un parti ou bien te pousse à suivre telle et telle, telle et telle personne je ne sais qui ou la telle secte etc maintenant pour la quatrième et la cinquième question non pour la quatrième question qui a parlé de la bible non la personne qui a parlé de la bible qui dit qu'elle avait trouvé une Bible et tout qu'est-ce qu'elle doit en faire Ce qu'elle doit en faire est très simple. Elle doit, bi'idmina ta'ala, la brûler. La brûler pour deux raisons. Quelle est la première raison La première raison, parce que la brûler, c'est la respecter. En la brûlant, ça veut dire quoi Ça veut dire tu l'as respectée. C'est pour ça que le Coran, qui est mieux que la Bible, en quoi On doit le brûler. Si on a on a plus où le mettre, ou la siannée si, si, yani on attaché ou là on a pourquoi car vous savez que Ibn la a brûlé ni yani, tous les autres Corans en son temps et'ssé que le coran qui concordait avecannée yani, euh, semaine maintenant pour la bible c'est la même chose on doit la brûler pour deux raisons la première par respect je vais donner le délit je vais donner la preuve de son respect du respect de la bible qu'il faut la respecter. Et, deuxième raison, pour pas qu'elle tombe dans d'autres mains, et, bien yani, ils vont la dire, et etc., et, bien sûr, ils vont tomber dans l'égarement à cause de toi. Cause de toi Quel est le délire, quelle est la preuve du respect de la Bible Le hadith qui se trouve dans Abidahoud, un chèque al-Baniadi authentique, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des gens du livre, c'est-à-dire des juifs, sont venus le voir, hein, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était adossé était adossé à un coussin. Ils ont un coussin ou bien un oreiller. Il était assis par terre et en même temps adossé à un oreiller ou à un coussin en train de parler quand sont arrivés un groupe de juifs hein, avec à leurs mains dans leurs mains la Torah. Vous connaissez la Torah Non, Torah. Ils avaient la Torah et bien sûr la Torah et la Bible, il y a aucune différence à part que la Torah c'est pour les juifs et la Bible c'est pour les chrétiens. En même et ils allaient la mettre par terre comme ça, la poser, le prophète qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'oreiller ou le coussin sur lequel il s'adossait et il a posé la, euh, la Torah sur l'oreiller. Et il a même embrassé il a dit je crois en celui qui t'a fait descendre. Je crois en celui qui t'a fait descendre et il a posé sur l'oreiller. Maintenant si la Torah, qui contient des choses qui ont été falsifiées, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a embrasé il l'a posé sur l'oreiller. Qu'en est-il bien sûr du Coran Et de ce qui mettent, pose le Coran sur sur sur la terre, sur le sol. Qu'en est-il d'eux est la, la Torah, le prophète l'a respecté au point de la mettre sur l'oreiller. Donc maintenant, qu'en est-il pour la Bible C'est pour ça que cette personne, je lui dis, incha'Allah ta'ala, il faut la brûler, bi'idhnillah ta'ala, comme Afi afin avec le Coran. Enfin, pour la dernière personne qui a dit est-ce qu'on peut mettre le Coran comme audio, etc. Je lui dis que le Coran hein, ne se met pas comme ça dans la maison sans que personne ne l'entende. Je mets le Coran et je le laisse comme ça dans la maison et je sors. Et je sors, je vais je sais pas faire des courses, etc. Le Coran a été mis spécialement, euh, le Coran j'ai dit, le Coran la subhanahu wa ta'ala fait spécialement descendre pour qu'on l'entende. On l'entende pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Quand je suis sûr de ne pas entendre le Coran, de ne pas méditer ce qu'il est en train de dire, il vaut mieux ne pas l'allumer. Je l'allume pas. Non. Je l'allume quand je sais que je vais l'entendre ou qu'il y a une personne qui va l'entendre et méditer ce qu'il dit. Sinon, ils tourne comme ça dans le vide. Ce n'est pas dans la sunnah. Ça rentre même dans le mauvais comportement avec le Coran. Wallahou Azza wa Jil alam. T'fadlaka. Non, donc on passe aux cinq euh, prochaines questions Et Cher, Inch'Allah, je demande de, de m'ouvrir le PV Pour quelque chose d'important, Inch'Allah Qui n'a rien à voir avec les questions Donc question de Oum Anas Salam alaikum Cher Certains livres portent, portent la mention copyright, reproduction interdite Est-ce qu'il est tout de même permis de faire une photocopie Ou de scanner ce livre pour une soeur qui ne peut pas se procurer ce livre entre parenthèses par manque de moyens financiers ou alors elle vit dans un pays qui ne vend pas ce livre et qui en a besoin pour étudier sa religion est-ce que votre avis à ce, à ce sujet peut être diffusé Barakallahu fikoum qu'Allah vous préserve vous et votre famille question de Oussama Assalamu alaikum wa rahmatullah est-il illicite d'élever des lapins dans des cages Parenthèse clapier Pour les manger ou les vendre vivants Certaines personnes utilisent les lapins comme un, comme animaux de compagnie Barakallahu alaykoum shir Et qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin Et qu'il nous donne la patience Et qu'il facilite la hijra Question de Redouane 13 Salam alaykoum shir Qu'Allah vous récompense pour les douros que vous nous donnez Et qu'il facilite la science à tous mes frères et soeurs dans ce salon Ma question concerne la fin du monde en ces temps de crise, de problèmes dans les sociétés, on sent que la fin du monde n'a jamais été aussi proche. D'ailleurs, il me semble avoir entendu, Allah wa'alam, que la majorité des petits signes de la fin du monde se soient déjà manifestés. Cher, quel est le premier grand signe de la fin du monde Barakallahu fekoum. Je voudrais également savoir, Cher, s'il est possible que je vous envoie un mail pour vous exposer un problème personnel et pour avoir, Inch'Allah... Quelques nasihat de votre part Et c'est si oui comment Jazakumullah khayran Question de um, Umama Assalamu alaikum Naam shir c'est bon Il est ouvert inshallah Assalamu alaikum wa rahmatullah J'aimerais inshallah savoir si je peux divorcer Car je n'aime plus mon mari J'aimerais Il regarde des films, photo haram, et cela me dégoûte. Barakallahu alayhi wa Pour le bien que vous nous apportez, qu'Allah ta'ala vous récompense par le plus haut degré du paradis, vous et tous les admins, et bénisse cette room, et tous les frères et sœurs qui participent. Question de Ben Salah. Salam alaykum, cher. Je voulais savoir s'il fallait dire l'invocation d'ouverture à la prière à n'importe quel moment, d'entrer en salade. C'est-à-dire, que ce soit en recours, ou sous ou bien seulement, lorsque l'on rentre dans la salade, en position debout. Barakallahu fekom. At-fad al-shir. Oui. ta'ala donner à ceux qui nous font des droits, ce ceux ils nous ce qu'ils qu ont demandé à Allah Ta'ala de nous, nous donner je commence par la cinquième pour ne pas décrire pour ne pas décrire je commence directement par la cinquième quand on rentre dans la salade pour faire dua l'istiftah il faut qu'on soit debout si quelqu'un on rentre dans la salade, l'imam est déjà incliné on va pas dire dua l'istiftah on dit Allah Akbar et on s'incline car si on va comme rentrer dans ce l'istiftah l'istiftah la doa c'est seulement Sunna Ce n'est pas obligé Alors que le recours c'est sunnah C'est obligé. obligé de faire Quand fait l'imam Donc on dit rien. on dit seulement Allahu Akbar et on s'incline en disant une deuxième fois Allahu Akbar non. Certains ont dit ça fait rien si on dit seulement une seule fois à condition qu'on mette dans la tête Que le takbir Si je le fais seulement une seule fois Que c'est pour pour le, la rentrée dans la salaté Et non pas pour le recours Mais le mieux serait de faire deux fois Inch'Allah Ta'ala pour la première question les livres qui contiennent que c'est interdit d'en faire une reproduction c' la plupart des savants disent que si quelqu'un écrit sur son livre qu il a les droits d'auteur donc dans ce cas c'est interdit à toute autre personne de quoi de et ni d'en faire une faute une photocopie hein, surtout s'il a l'intention par exemple de, de la vendre ça c'est clair Mais certains seulement, voilà, certains seulement ont permis de faire une photocopie si c'est pour usage personnel qu'on a un rapport avec le dîn. Et ils ont cité le délil que quoi Ils ont dit le délil c'est quoi le J'ai bien dit, c'est dans le dîn, pas dans autre chose. Dans le dîn. Nah, ils ont dit le délil c'est quoi Ils ont dit le délil c'est que personne dans le dîn n'a le droit d'écrire quelque chose et dire « ça doit être seulement au moment et c'est pour moi ». Non. Le dîn, c'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a le droit de le restreindre sur lui. Tu écris quoi que ce soit, c'est pour Allah. C'est pour les gens, c'est pour que les gens apprennent, c'est pour que pour ouvrir les yeux des gens, etc. D'accord, tu as le droit de vendre ce que tu as écrit et de ne pas le donner à tout le monde, mais si quelqu'un veut le lire seulement pour lui, faire une photocopie pour le lire n'am juste lui ce n'est pas pour le vendre ou le donner aux gens là dans ce cas ils ont dit que wallahu ta'ala alim c'est permis donc ils ont mis deux conditions la première c'est seulement pour usage personnel pour moi pour apprendre et deuxième pour le din c'est tout si c'est autre chose une autre science ou là ils ont dit c'est pas permis wallahu azza wa n'am donc qu'est-ce qu'il reste Pour les lapins, pour les lapins en cage, il y a aucun problème. Il n'y a aucune chose qui interdise de mettre un lapin dans la cage. C'est un peu comme un oiseau un perroquet ou là, un pigeon. Ou là Si on le met dans la cage, l'essentiel c'est quoi C'est de lui donner de lui donner les choses dont il en a besoin. Et les choses dont il en a besoin, vous savez c'est quoi hein, Je ne parle pas maintenant du lapin. Je parle de l'animal en général qu'on met dans la cage. Ça peut être un oiseau, un pigeon, un lapin, un perroquet, une mohème. C'est de lui donner à manger, de lui donner à boire, de le préserver contre le froid, de le préserver contre la chaleur, et si c'est le moment de s'accoupler, de lui trouver le conjoint. Si c'est une femelle, on lui cherche un mâle. Si c'est un mâle, on lui cherche une femelle. Car ça, car ça rentre dans ses besoins vitaux. Naam troisièmement pour la fin du monde pour la fin du monde je crois que comme a dit le frère on n'est pas très loin de la fin du monde et parmi des grands signes, quel est le premier signe il y a une, une divergence entre les savants en ce qui concerne le premier signe, mais certains ou là, la plupart on dit que le premier grand signe c'est le lever du soleil du cochon car il y a un hadith qui, qui dit comme ça il dit que son premier signe c'est le lever du soleil du cochon donc d'après la plupart ou d'après certains certains muhaqiqin ils disent que le premier signe c'est quoi c'est le lever du soleil qui au lieu de se lever du de l'est va se lever de l'ouest c'est la dernière question la personne qui dit la femme qui a dit dans la soeur je n'aime plus mon mari j'ai envie de divorcer je lui dis parmi, parmi les causes qui, qui permettent à la femme de divorcer ou de demander le khola, par exemple, de son mari, les savants ont cité quoi on cité la haine. La haine de l'épouse envers son époux, ou bien le contraire, si lui aussi, maintenant, il la est, Dans ce cas, ils ont dit, c'est possible au conjoint de demander la séparation. Pourquoi Quand il y a la haine, qu'est-ce qu'il y a Quand il y a la haine, forcément, il y a quoi Il y a le fait de ne plus ne plus lui donner ses droits. On commence à ne, ne plus vouloir lui donner ses droits car on le déteste. Et si on lui donne pas ses droits, on est dans les péchés. Pourquoi vivre avec quelqu'un avec lequel je vais me remplir de péchés Mais si maintenant cette haine est venue à cause d'une une chose que le conjoint a commencé à faire, avant de demander divorce, je commence à lui donner des naséhahs. On va lui dire, craint Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce que tu fais, c'est haram. Ce que tu fais, c'est des grands péchés. Ce que tu fais, il yani, ne se fait pas. et comme ça. Ce n'est pas, dès que je ressens un peu de haine envers yani, mon, mon conjoint, je vais me séparer de lui. Mais, yani, je sais que Allah ta'ala aime les passions et que les passions et les endurants ont beaucoup de nam Na Mais, quand je vois que c'est la dernière solution, il veut plus changer, etc., J'ai le droit, na'am, de demander cela. Allah subhanahu wa ta'ala a l'aim. T'fadda. donc nous passons aux questions suivantes. Les chers, je vous ai laissé le PV, Inch'Allah. Question de Mélissa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si la mariée a le droit de porter des chaussures à talons Lors de son mariage en compagnie de femme femmes Inch'Allah Question de Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'aimerais savoir Quelle conduite adopter Lorsque vous avez déjà commencé le dars Et qu'il y a l'appel à la prière Pour le maghreb J'aimerais savoir si l'on peut continuer à vous écouter Ou alors doit-on Arrêter le cours pour aller faire la salat Question de bébé BBA 34 as alaykoum, chers, qu'Allah vous accorde le Fridaous. Puis-je garder quelques quelques vêtements de ma mère défunte, Allah et Rahman, afin de les garder en souvenir pour moi et mes enfants Ou bien dois-je tous les donner en aumône et donc n'en garder aucun Question de Ummou Mu'ad. as alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ibn Al-Thaymin, rahimahullah, elle dit qu'il n'est pas permis d'employer le mot « saïda » et qu'il faut le rayer de notre vocabulaire. Est-ce que c'est l'équivalent en français des mots « une dame » et « madame » Je vous remercie de la question. anonyme, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur, depuis un jour, constate des petites pertes marrons, hors période des monstrues. Elle les a constatées et toute la journée, avant ce constat, elle avait les ablutions et faisait la prière normalement. Depuis qu'elle les a remarquées, elle fait les ablutions à chaque entrée de prière et continue à faire la prière. Elle ne sait pas si c'est un dérèglement hormonal ou alors s'il s'agit de ces menstrues qui ne devraient pas arriver à ce moment. Donc sa question est, est-ce qu'elle doit continuer à faire les ablutions à chaque entrée de prière et faire la prière Quand ses pertes cesseront Doit-elle faire le wous Et doit-elle faire ses prières qu'elle avait faites Et doit-elle refaire les prières qu'elle avait faites la veille car peut-être ses pertes lui sont venues pendant la journée et qu'elle n'avait pas fait les ablutions à chaque entrée de prière Pouvez-vous nous éclaircir sur ce sujet Qu'Allah vous récompense ainsi qu'aux admins et à tous ceux qui participent à ce salon. de Allahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Adfaḍal Sheikh. Naam, à fond, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de répéter la première et la dernière question. La première et la dernière, bi-idhnillah Ta'ala. T'fazza. Naam, j'ai il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Donc je vais relire les questions. Donc la première, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir si la mariée a le droit de porter des chaussures à talons lors de son mariage en compagnie de femmes, Inch'Allah. Wa barakatullahi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 Pouvez-vous nous éclaircir sur ce sujet Qu'Allah vous récompense ainsi qu'aux admins et tous ceux qui participent à ce salon. Je vous remercie. Est-ce que dans la cinquième question, est-ce que tu avais dit qu'elle avait des tâches Tu avais cité la couleur, n'est-ce pas C'est quelle couleur tu as dit Naam, chère, elle a précisé Maroc d'cher na me cher et par rapport à une question qui a été posée précédemment donc une personne a, a rajouté à euh, rajouter quelque chose et c'est pour cela que tout à l'heure... justement je vous ai précisé que votre et ça veut dire tout simplement que vous n étiez pas encore sûr de la question que vous voulez que vous vouliez poser donc préparez vous une, une semaine avant une journée avant ou quelques heures avant même une vous la rédigez, comme ça elle est la plus, plus complète possible Donc le frère Cheri dit dans dans d'orage des sarahins le pas. Ça coupe. Non. Uniquement lorsque je parle ou c'est général Ibrahim. ce que est-ce que c'est uniquement lorsque je parle Donc je me déconnecte et je reviens As-salamu alaykou wa rahmatullahi wa barakatuh Est-ce que c'est mieux Inch'Allah Cher est-ce que vous avez le son Alhamdulillah Cher est-ce que vous m'entendez Alhamdulillah Donc là j'étais en train de vous dire le frère qui a posé les questions sur les lapins il a dit donc dans dans Riyad Sarihin il y a un hadith donc authentique le prophète sallalahou alayhi wa sallam a interdit le fait d'emprisonner des, des animaux qui qui, ont, qui seront égorgés et donc il demandait euh, d'avoir une explication inshallah par rapport à la, euh, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure fatwa dal cher Alhamdoulilah. Donc, Mousslim, pour le frère qui a dit qu'il avait un hadith sahih, qui parlait qu'il ne fallait pas emprisonner les, les animaux, etc., je voudrais savoir quel est ce hadith dont il est en train de parler. Quel est ce hadith dont il est en train de parler, qu'il nous l'envoie, Inch'Allah Ta'ala. Pour la première question, l'état en mariage, etc., euh, de préférence si une soeur serait poussé à mettre les talons qu'elle mette au moins يعني yani les demi-talons qu'elle mette pas يعني yani des grands talons et tout et etc., qui la font ressembler à une cafira de préférence qu'elle mette au moins au maximum 10 ans si elle est avec des sœurs seulement dans un mariage là qu'elle mette inchallah taala des demi-talons n'am pour le darss et la salat quand on est en train dans un cours et on entend l'adhan c'est l'heure de la prière on doit aller faire la prière, c'est plus important. La prière à l'heure avec le groupe pour l'homme, c'est plus important qu'un cours, qu cours. Sauf s'il y a des frères, s'il y a un groupe de frères qui ont l'habitude, par exemple, après la salade, de se regrouper dans un endroit pour faire la prière. Dans une petite mosquée ou là, une petite chambre ou là, dans un immeuble. Pour les vêtements de la mère défunte, la mère défunte, Allah est Est-ce qu'on a le droit de garder ses vêtements Bien sûr. Personne ne m'oblige à ce que je donne les vêtements de ma mère ou de mon père qui, qui est mort. Ça, c'est une chose familiale, personnelle, ça me revient à moi. Je suis libre de garder tous ces vêtements, comme je suis libre de donner tous ces vêtements, comme je suis libre de garder quelques-uns, certains, et d'en donner d'autres. Non Pour la quatrième question qui parlait de Cheikh Ibn Othaymin a, a dit que on ne dit pas d'une femme sayyida. C'est vrai. Je l'ai lu ça, j'ai lu ça quelque part dans un de ses livres, je l'ai même noté que il a dit que on dit pas d'une femme sayyida, c'est-à-dire la maîtresse, mais c'est l'homme qui est le maître, il a dit et il a cité le même le verset de wa al-faya sayyidaha lad-bab sort Youssef et ils ont rencontré Sayyida son maître devant la porte et il a dit il a bien dit son maître mais ce que, ce qui m'a étonné moi d'ailleurs même, même quand j'ai lu moi cette phrase quand je l'ai lu quand j'ai lu Shir ibn Loteymine je je me rappelle plus dans quel livre qu'il avait dit qu'on dit pas Sayyida vite je me suis rappelé une chose et en me rappelant cette chose je me suis dit Allah yrahmu c'est dommage qu'il soit mort s'il était vivant je lui, aurais, je lui aurais envoyé pour lui dire pourquoi le hadith du prophète wa sallam, qui a été authentifié par Chir al-Bani quand il a dit que Jibril est venu me voir et il m'a dit que le Hassan ou le Hussein sont yani, les maîtres deux maîtres des jeunes du paradis et que Aisha c'est la maîtresse des femmes du paradis Je me suis dit, si Chik bin al vivant, je lui ai le hadith. Je lui dit, pourquoi le prophète as a dit de Aïcha qu'elle était Seyida Donc maintenant, Allah Ta'ala a dit ça, je sais pas si le, le hadith il l'a pas il n'a pas, disons comment on dit, Mastahadroch c'est-à-dire Mastahadroch, euh, c'est-à-dire que le hadith n'était pas entre ses yeux, peut-être, quand il a écrit ça. M'aim. Ah. Ou bien peut-être il aurait répondu à ce hadith que peut-être on dit seulement en parlant du paradis, en parlant de, de femmes, des femmes qui seront dans le paradis. Wallahu ta'ala a'im. T'fadlal pour les 5 autres questions. Donc avant de passer aux questions suivantes, donc c'est pour le hadith, c'est le 1602 d'Arayat Salahine, et c'est d'après Anas, anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit que les animaux soient emprisonnés avant d'être sacrifiés. Atfad al-Sher. Euh, je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, le hadith en arabe. Naam, je voudrais le hadith, Inch'Allah Ta'ala, en arabe, car il est possible qu'il ait été traduit comme ça et que ce n'est pas son sens. Je voudrais le hadith, Inch'Allah Ta'ala, en arabe, pour que je vérifie si c'est un hadith authentique ou pas. Atfad Nahm. Donc on passe aux questions suivantes Par contre je ne sais pas si vous avez répondu à la question sur, euh, sur les monstrueux Car j'étais parti chercher le livre Et je ne sais pas si vous avez euh, Si vous avez répondu Naam, c'est vrai J'ai oublié de répondre sur les monstrueux Ensuite ce qui est étonnant sur le hadith Pourquoi le hadith que le frère a cité Est étonnant Pourquoi je dis que dans les mois de hadith on aura pour voir Car je suis sûr que ce n'est pas sans sens. Car si on va prendre ce hadith donc, si ce hadith est authentique, et si c'est vraiment sans sens, donc tout animal que je vais égorger, je n'ai pas le droit de le mettre en cage. Donc le, le mouton, je le mets pas aussi dans la bergerie. Car dans la bergerie, c'est une quoi C'est une petite chambre, il est en cage. C'est-à-dire je dois laisser dans la forêt. Non. Et si maintenant j'ai une poule, je la laisse pas aussi dans le poulailler. Parce que dans Donc poulaie ça dit que je l'ai emprisonné, ça. Donc la poule et si je dois si je dois l'égorger pour la manger avec des aubergines, dans ce cas je dois pas quoi? Voilà. Donc comment on va faire? C'est pour ça que je suis sûr que ce n'est pas le sens du hadith inshallah ta'ala. Pour euh, la syr et les monstres, je lui réponds. Quand des monstres ou la quand les monstres font leur apparition, ce n'est pas une condition qu'ils apparaissent seulement dans leur moment. Il y a ce qu'on appelle le dérégle, dérèglement des règles. Non, surtout celles qui prennent des pulvules, elles prennent je ne sais pas quoi, ça leur arrive le dérèglement. Le moyen que disent les savants Ils disent, si la femme voit des tâches de sang qui commencent et que ces tâches, voilà la condition, ont les propriétés ont les propriétés et les qualités et la description des monstres. C'est-à-dire, la tâche est noire, elle a la, elle a l'odeur des monstres. Et le, le son des monstres, comme vous le savez, ne se coagule pas. C'est la troisième. Il une distinction. Noir, et ne se coagule pas, et a une odeur. Et quatrièmement, il est gras. Gras, il n'est pas faim. Dans ce cas, elle doit dire c'est le début des monstres et elle doit s'arrêter jusqu'à ce que Gani se purifie pour faire, Inch'Allah Ta'ala, la salat. Mais si c'est un autre sang qui est rouge clair, rouge vif et n'a pas quoi N'a pas d'odeur et qui est fin et qui se coagule, dans ce cas, elle doit le compter que c'est seulement des métro-ragis et que Gani à chaque fois elle se lave les parties intimes et fait le roudou dans chaque salat inshallah ta'ala on fait un euh, équipe il euh, n'y a pas de ma chanson qui les enferme euh, euh, on font... okay. tellement je n'ai plus de ma chanson donc on a attend inshallah ta'ala le hadith du frère de des emprisonnements de, de l'emprisonnement dans la cage etc le hadith que j'ai jamais entendu de ma vie te fadler inshallah les 5 autres questions donc j'attends qu'il m'envoie le le hadith inshallah. Et si vous avez les si vous avez Riyad Salihin à portée de main, cher, le numéro c'est le 1602. Donc on passe aux questions suivantes et je vous rappelle cher qu'il est minuit ici en France et donc 23h en Algérie. Question de le Sunna. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh. Pourriez-vous s'il vous plaît, cher, me dire si ce hadith est sahih à pour leur aide, parce que j'avais écrit micro tu ne m'avais pas vu. Donc, puisque tu as dit, écris-moi le hadith, tu as dit 1602. Confirme-moi si c'est le numéro 1602. Inch'Allah, confirme-moi. Non, 1602. Donc, attendez, Inch'Allah, une seconde. Je vais voir les salihins devant moi, Inch'Allah, et je reviens une seconde, Inch'Allah. Salam alaykum, alhamdulillah. Tayyib donc je viens de de quoi Je viens de voir le hadith nam na c'est bien sûr euh, une mauvaise traduction une mauvaise interprétation du hadith c'est pour ça que je demande toujours le hadith en arabe Samaritonique qu'il y a un hadith pareil et qui voulait dire que s'était interdit de les mettre dans les cages etc mais le hadith qui est d'abord rapporté par Bukhari muslim veut dire qu'il est interdit nam na quand on veut Voilà, un touss-barbein. Voilà, un touss-bar. c'est pas un touss jeune Vous savez que ça veut dire touss-bar C'est par exemple emprisonner. Par exemple, disons... Je sais pas quoi. Par exemple, disons un mouton. Hein, on le met, on l'emprisonne. On le laisse comme ça lié en face de nous. Et on commence par exemple à le frapper jusqu'à ce qu'il meure. On, on, par exemple, on le frappe avec des cailloux, ou bien, bien avec une tire et comme ça. C'est-à-dire que qu'on n'a pas le droit de faire ça. on ma ah. ah, foul donc euh, voilà la char le sens du hadith ce n'est pas maltraité naâme commence à le maltraité etc et on'priant dans on le on, comment' on dit on lui lit c'est pas et etc on commence à, à le frapper ça c'est interdit mais si on le met dans une cra etc et on le traite bien etc ça n'a rien à voir avec ce point ce que un seconde je dois parler avec quelqu'un sur le téléphone, Inch'Allah. Naam, abans. est muslim? Naam, cher. Donc, on va passer aux prochaines questions, Inch'Allah. Naam, donc, question de l'ahle sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Yashir, me dire si ce hadith est sahih? Le serviteur qui retient sa colère pour la face d'Allah, Allah lui remplit son cœur de foi. Barakallahu fekoum yachir pour votre aide. Question de Ikhlas Inch'Allah. Salam alaikum shir. Peut-on réciter la salat al-mulq dans la salat al-witr où il faut absolument la lire hors prière Barakallahu fekoum. Donc, question anonyme, Inch'Allah. Salamu alaykoum, shir. Jazakumullah, khayran pour vos cours. J'aimerais... J'aimerais savoir comment se passe la garde des jeunes enfants après le remariage de la femme. Est-ce qu'ils vont directement au père Barakallahu fekoum. Question de muslim. Salamu alaykoum, wa rahmatullahi, wa barakatuh, shir. Qu'en est-il d'un muslim qui donne sa parole sachant que la parole donnée est basée sur une chose déconseillée. Balqlofikum wajzakum Allahu khairan cheikhana. Question de Omar Abdullah 92. Salam alaykoum cheikhana, voilà ma question. Nous sommes un petit groupe de sœurs du minage. Nous avons nous avons un souci. Nous manquons de sœurs du minage pour nous enseigner l'arabe et le Coran. Il y en a mais le souci c'est que leurs mari leur interdisent l'enseignement enseigne, sans raison apparente pourriez-vous nous éclairer sur cela car nous, car nous nous retrouvons bientôt sans personne car, car nous allons nous retrouver bientôt sans personne qu'Allah vous accorde son paradis donc euh, vous voyez le hadith que, Abdullah, que Ibrahim 13 vient de mettre euh, yani il explique vraiment Par, euh, il est très clair sur ce que j'ai dit pour ceux qui n'ont pas l'arabe c'est écrit que Hicham ibn Zayd il a dit je suis rentré avec Anas à l'hakam ibn Ayyub on est rentré chez l'hakam ibn Ayyub il a vu des enfants qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants ils ont mis une poule en face d'eux et il la frappe avec quoi avec des cailloux c'est comme si on, on met par exemple quelque chose comme ça on commence à la tirer à la tire soit avec des cailloux soit avec des flèches soit non, il a dit alors il leur a dit il leur a dit c'est interdit en islam non, de là emprisonné comme ça et de la frapper jusqu'à la mort donc pour que vous compreniez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé de la cage de la cage et ce que j'ai dit tout à l'heure que c'était permis. Quand tu as dit si tu pouvais re recommencer les deux dernières questions, celui la question de la promesse, le frère qui a dit donner une promesse, je n'ai pas compris cette question et les sœurs, les sœurs du minhaj s'il te fera. Nam je, je les relis inchallah. Par contre sur la promesse, le frère n'a pas donné d'exemple. Donc c'est pour ça que c'est assez général. Mais je vais les relire, Inch'Allah. Alors, connaît il d'un muslim qui donne sa parole, sachant que la parole donnée est basée sur une chose déconseillée Et la dernière question. Voilà ma question. Nous sommes un petit groupe de sœurs du Minhaj. Nous avons un souci. Nous manquons de sœurs du Minhaj pour nous enseigner l'arabe et le Qur'an. Il y en a, mais le souci, c'est que leur mari leur interdisent d'enseignement sans raison apparente. Pourriez-vous, minfad l'ikoum, nous éclairer sur cela, car, car nous allons nous retrouver bientôt sans personne. Fadl Les soeurs devraient quoi Ils devraient, incha'Allah, s'organiser entre elles et chercher via Internet, par exemple, Hein, elles doivent se, sûrement, il y a des, des soeurs dans d'autres villes, qui sont, masha'Allah, dans le minaj, masha'Allah, en arabe et dans le Coran. Et elles pourraient entre elles ouvrir un salon, un salon avec euh, un code, avec une clé. Et elles se donneraient comme ça rendez-vous pour se rencontrer là-bas pour étudier ensemble. Sûrement que, dans toute la France, il y a des dizaines, une dizaine de soeurs qui sont dans le minage et qui en même temps connaissent l'arabe et connaissent le Coran et qui sont prêtes fissabidillah fissa pas contre l'euro fissabidillah à faire apprendre aux autres soeurs l'arabe et autre chose, et le Coran et Tadjwid pourquoi <coughs> ou la surscribe ou autre parce que elles veulent faire ça pour le trouver demain chez Allah wa ta'ala elles font pas ça à but lucratif pour faire rentrer de l'argent mais pour rencontrer de l'preneur avec quoi avec yannée euh, un livre là, un kayi, plein plein de de, de net dont <coughs> pour euh, <coughs> la question de la promesse je n'ai pas comprise comment donner année yani, une promesse sur une chose qui n'est pas bien au delà mais je dis si je promets à quelqu'un une chose qui n'est pas bien Ce n'est pas bien Si je lui promets de lui donner un livre Par exemple Qui contient des, des, des photos de, de femmes ou' Ce c'est pas bien Je dois pas tenir cette promesse de lui donner le livre et comme ça Si j'ai promis quelque chose de bien Je tiens promesse Si j'ai promis à quelqu'un De lui présenter une fille Pour qu'il fasse haram avec elle Je tiens pas ma promesse Je vais pas dire non Il y a un hadith qui dit Il faut tenir sa promesse Sinon ça rentre dans l'hypocrisie Je lui dis non Il faut pas tenir sa promesse, sa promesse ici. Non. Pour euh, <coughs> la garde et le remariage, en islam, en islam, quand une femme se remarie, si elle a des enfants avec le premier, la garde de ses enfants va à qui Va vers son mari. Sauf si elle se remarie pas. Mais malgré cela, certains savants, comme j'ai lu ça chez Ibn al-Qayyim rahimahullah, Dans Zed al-Ma'ad, malgré cela, il a dit que des fois, ce n'était pas unanime, que des fois, même on se remariant, des fois, il y a des cas où le juge laisse la garde des enfants à la femme, le juge musulman. Il a cité le cas du, du, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a laissé la femme et qui a laissé une fille chez la tante de Hamza, alors qu'elle s'était remariée. Il m'a dit, c'est dans le cas où l'homme, il yani, y Euh, ne, ne mérite pas les enfants que c'est un soulard, c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière ou au au donc cela revient au juge musulman qui normalement si la femme se remarie normalement, il lui prend ses enfants ils vont pas, venir, ils vont pas vivre avec un autre homme qui je ne sais pas peut-être euh, est contre eux ou je ne sais pas quoi mais il y, y a des cas et des exceptions où le juge musulman laisse les enfants chez la femme, na'am Pour Surat so al-Mulk, sa lecture, ce n'est pas dans la prière. Ce qui est dans la prière, c'est une prière. So ça devient un so nafi. Na Mais elle se lit hors prière. Elle se lit hors prière bi'idnillah et ta'ala. Pour le hadith de la colère, je le connais pas. Je ne connais pas ce hadith sauf si la personne veut me le donner en arabe. Mais ce que je connais, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit que quiconque Éprouve une, fera, la, paradis, éprouve une grande colère et la retient alors Allah ta'ala yom la qiyama lui fera ou le fera choisir entre les femmes du paradis qu'il voudra ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Bani quiconque éprouve une grande colère et la retient qui s'habit là alors Allah ta'ala le fera choisir yom al-qiyama parmi les femmes du paradis qui voudra Ça, c'est un hadith authentique. Quant à l'autre, il lui remplit sa, son cœur de, de, de foi, je ne connais pas ce hadith. Non, je ne le connais pas. Je ne pas entendu et ça m'étonnerait qu'il soit vrai, qu'il soit authentique. Sauf si la personne voudrait me le donner en arabe, je vais juste maintenant lui dire 100 yani, degrés bi'idnillah et ta'ala. Fadlal. Na'aouisper. Demande-lui, Inch'Allah, une précision sur le sur le service des conseillers un exemple parce que là c'est trop général et moi même personnellement je ne vois pas j'arrive pas j'arrive pas à comprendre cette question et chier un complément sur la question l'une des questions précédentes sur les cours d'arabe et le Coran la soeur demande une nasiha au mari aux frères qui qui, qui, qui interdisent à leur femme d'enseigner alors qu'elles ont qu'elles ont les capacités donc qui, qui leur interdisent sans raison Apparentes. Naam. Je donne une nasiha à ses frères bi qui interdisent à leurs femmes yani, de, de faire apprendre aux autres, etc. Je donne la nasiha que toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a Et t'a donné une femme, qui a les moyens, les capacités, le niveau d'enseigner aux autres alors Inch'Allah Ta'ala profite profite d'elle en la mettant à la disposition des autres pour qu'Inch'Allah Ta'ala tu partages avec elle les hasanates est-ce que toi mon frère tu as des, sommets, des, des montagnes de hasanates et que maintenant tu n'en as plus besoin non. elle déjà, elle demain la soeur demain Allah, wa parmi les 4 questions qu'il va lui poser à elle et à tout le monde dis qu'est ce que tu as fait avec la science que je t'ai donnée sûrement que sa, sa réponse sera claire quand elle va dire que mon mari m'a empêché que je la propage mon mari m'a empêché que je la propage Subhanallah chacun voudra et unième à chacun voudra sauver sa peau et et accusr l'autre même si c'est un mari ou la main ou la, mon père ou la ma mère ou la, mon grand-père chacun va essayer d'accuser l'autre comme mon frère donc tu vas répondrera tu vas répondre Allah subhanahu wa ta'ala demain sauf bien sûr si maintenant c'est une question de méfiance et que le frère n'a pas confiance en sa femme et il a peur si elle sort de dehors que je ne sais pas elle va faire des choses de haram ou elle va avec les hommes ou là je ne sais pas en ce cas ça c'est toute autre chose et quelqu'un qui a subhanallah adhéme un enfant qui peut enseigner aux autres une femme qui peut enseigner aux autres ou de là si le moment ou jamais de, de l'utiliser Pourquoi Pour y faire propager La dawa et cet islam ce, ce bel islam Et contrer les gens de la bid' L'égarement Imagine mon frère combien tu as demain De récompenses pour avoir Employé ton nefz Ton argent, tes enfants Ta femme Ta santé, ta santé tes animaux Si tu en as Donc comment empêcher y aller Une femme, si, quand, euh, de, de faire la da'wah, c'est vraiment à l'encontre de quoi Des préceptes de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, alam t'fazzal, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Nous passons aux questions suivantes, Question de Muslimat 68. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Mon frère écoute souvent les prêcheurs américains. Zakir Naïd, donc Shih, je ne les connais pas personnellement, Khalid Yassin et Ahmed Didat. Est-il bon pour lui de les écouter et son type du minahaj Sinon, qui dois-je lui conseiller, sachant qu'il débute dans la religion Barakallahu feikum shih wa jazakum allahu khairan. Inch'Allah, déjà vous pouvez lui conseiller les deux de Shih, bin Allah. Et après beaucoup d'autres frères tout euh, lal qu'ils ont étudié et beaucoup d'autres gens en français qui sont disponibles. Question de Mimouna. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. J'aurais voulu savoir si je pouvais intervenir lorsque je vois une personne qui est en prière faire faire une erreur. Assalam aleykoum. Question de Mouabed Rahman 69. Un frère a construit une maison sur le terrain de ses parents Avec un accord en commun Maintenant il a quelques problèmes avec ses parents Et il refuse de lui donner les papiers de sa maison Sa question est la suivante Peut-il porter plainte contre eux Question de Oum Saad Ma question concerne la liste de de 99 noms d'Allahs et pour laquelle il est dit que cette liste est faible et qu'elle contient 30, nœuds, 30 noms afouan qui ne sont pas des noms d'Allah tirés du Coran et de la Sunna. Cette liste aurait été corrigée par Cheikh Al-Uthaymin. Rahimahullah, ceci est-il correct Il est également précisé qu'il ne faut pas faire dua avec ces noms et ceci m'amène à demander ne doit faire et ceci... Et ceci m'amène à demander Ne doit faire du'a qu'avec les noms d'Allah Et est-il interdit de faire des du'a Avec ses attributs Dans la liste Il cite notamment Zul Jalali, Zul jalali Wal Ikram As-Sabour et As-Satar Merci de nous éclairer à ce sujet Barakallahu fekoum Wa jazakoum Allah khairan Question de Urti 19 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Dans un de vos cours, vous avez dit que, que si une personne retarde sa prière au-delà d'une heure, entre parenthèses en durée, sa prière est valide. Entre parenthèses, tant qu'elle qu n'en dépasse pas son temps. Mais la personne a des péchés. Quels sont en fait les adillas concernant la durée de une heure Jazakoum Allah khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Non, mais cher, par rapport à une question qui a été posée tout à l'heure sur euh, sur les menstrues donc le, la sœur dit le cher a oublié de répondre sur le fait sur le fait si la sœur devait refaire les prières de la veille car elle ne savait pas si euh, si c'était les menstrues ou pas la fois d'un chère طيب السلام عليكم ورحمه الله pour les monstres celle qui a parlé de monstrue euh, elle avait dit que qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle doit faire pour les salat n'am pour les salat passés Moi d'abord je ne sais pas n'am si elle faisait les salat ou elle faisait pas si elle faisait les salat ou elle faisait pas et je ne sais pas يعني yani, quels sont quels sont elles Donc, je lui ai dis, si le sang qu'elle avait, c'était le sang des monstres, qui était noir et qui avait une odeur, etc. Donc, dans ce cas, elle ne doit pas faire la salade. Si elle l'a faite, cette salade ne compte pas, elle avait cru que ça comptait. Non. Maintenant, si elle les a pas fait faites, donc elle n'en fait pas. Si c'est dans le cas où le sang, c'est celui des monstres. Maintenant, si c'est l'autre sang, Rouge vif et qui n'a pas d'odeur, etc. Seulement des taches comme ça. Dans ce cas, elle va rattraper rattraper les salades qu'elle n'a pas fait Si elle n'a pas fait de salat, elle a dit j'ai peur que ce sang soit celui des monstres. Puis maintenant, il s'avère que c'est pas celui des monstres. Rouge vif qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'odeur. Dans ce cas, elle refait les salats yani, qui sont passés. Elle les rattrape bi'idnillah et nam Ensuite, pour... Euh, Faut pas. J'ai relu et je pense en fait que qu'elle ne veut pas dire ce que ce à quoi vous avez répondu. En fait la veille la veille je pense qu'elle a remarqué qu'elle avait ces ces petites taches à la fin de la journée. Et donc par exemple comme elle avait fait euh, les ablutions pour Salat et elle a gardé en fait les mêmes ablutions pour Dhur, Asar, والمغرب. Et en fait à la fin de la journée elle a remarqué qu'elle avait ses tâches et elle demande Comme elle avait fait donc les salats avec les ablutions du début de, de la journée Et que et que si par exemple, en fait elle se demande yani, Si elle avait eu ces écoulements avant, c'est à dire pendant Duhur ou l'Asr Est-ce qu'elle doit refaire ces salats C'est à dire est-ce qu'elle devait à chaque fois refaire les ablutions et refaire chaque salat Mais comme là elle a, elle a remarqué en fin de journée Elle demande est-ce qu'elles sont valables ces, ces salats Je pense que c'est ce qu'elle a voulu dire. Mou Allah wa'alam. at Si en fait elle n'a remarqué les tâches que, yani le soir, c'est le soir qu'elle a remarqué. Donc il n'y a aucune preuve que ces tâches étaient avec elle depuis le l'heure. Il n'y a aucune preuve. Peut-être que les tâches ont commencé à avoir lieu le soir quand elle les a remarquées. Donc il n'y a aucune preuve pour lui dire il faut rattraper les autres salates parce que peut-être tu avais ces tâches là depuis le matin là depuis le heures ou là sinon on va dire depuis hier c'est pour ça que char la a aucune preuve pour lui dire d'aller rattraper les autres non maintenant si elle si elle par prudence elle veut refaire la journée elle l'a refait c'est par prudence elle dit que ce sont là ce n'est pas celui des monstrueux et que c'est possible que ce ce sont été avec moi depuis le matin que par prudence elle veut refaire elle peut le faire ensuite pour les taïbes avant cela est-ce que tu peux prendre le micro pour, pour voir si on t'entend si tu as le micro tu n'as pas je lâche le micro pour que tu parles je lâche le Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez bien Wa alhamdoulillah. Barakallahou fik. Et comme ça c'est mieux là, c'est pareil. Alhamdoulillah. Barakallahou fik. Tayeb. Kifak barakallah? à la fin on entendait mieux pour euh, les personnes' cité' qu cité qui a, qui ont été citées dans la première question d'abord avant cela avant cela faut que j'oublie pas tout à l'heure il y avait une personne qui avait dit quelle allait m'envoyer un mail et etc si elle pouvait ou je ne sais pas quoi tu lui dis envo le envoie le mail et on verra chat la terre pour la personne qui a cité deux ou trois non elle a dit est ce que on peut suivre euh, on peut écouter ces personnes je lui dis que je n'ai jamais entendu parler des noms qu'elle a cité je n'ai jamais entendu parler des noms qu'elle a cité sauf sauf le dernier nom le dernier nom à savoir ahmed didat ahmed didat celui-là je lui ai quoi celui-là je vais vous parler de lui inshallah ta'ala طيب la sœur demande comment faire pour contacter Pour me contacter vous lui écrivez c'est quoi l'adresse de, de mon site l'adresse de mon email donc euh, les deux autres je ne qu'on connais pas ou là, trois. quand Ahmed Didet, Ahmed Didet est mort qu'Allah lui fasse sa miséricorde Ahmed Didet n'était pas un savant ou alors on peut dire c'était un savant dans la, dans la réplique et la rétorque aux chrétiens c'est un savant dans, dans sa spécialité c'est à dire que il connaissait les bibles les quatre bibles par cœur, et connaissait le coran par cœur, et que personne ne peut ni le, le, le tromper en lui dire que en lui disant que la bible dit ceci ou cela en ce sens c'est un savant dans sa spécialité et c'est pas un savant dans le fiqh ni dans la aqida ni dans tafsir ni ni. En fait, le mot entre deux autres, il faut voir, il faut demander à des gens qui les connaissent. Moi, je ne, ne les connais pas, j'ai jamais entendu parler d'eux. Et il y a comme a dit le frère, il y a des cours de de, de, de, de, de savants, il y a des cours de talibatu qui, qui ont étudié chez les savants et ça qui inchallah taala qui t'épargne le fait d'aller écouter des gens que tu connais pas, et qui ont peut-être un mauvais minage, et qui euh, peut-être aussi en mauvaise aqida et peuvent se tromper. Pour la deuxième question, pour la deuxième question, comment qu'on fait si on est dans la prière et on voit quelqu'un qui se trompe dans la prière Comment qu'on fait On fait comment a fait, si on veut, comme a fait le prophète, sallallahu alayhi wa Qu'est-ce qu'il a fait authentifié le prophète a vu quelqu'un qui faisait la prière' et qu'est-ce qu'il faisait il au lieu de mettre la main droite sur la main gauche il a mais il a mis la main gauche sur la main droite alors le prophète sala est allé vers lui et lui a fait changer ses mains Il lui a enlevé ses mains délilier ses mains et lui a posé la main droite sur la main gauche Donc nous, si on voit quelqu'un faire comme ça, on peut le, le, le corriger en lui mettant la main droite sur la main gauche au lieu de la gauche sur la main droite. Mais là, je dois ouvrir une parenthèse, une parenthèse vraiment importante. Si toi, tu es en train de faire la prière en mettant la main gauche sur la main droite et tu es été autant du prophète, ensuite tu vois le prophète venir et te corriger. Est-ce que tu vas t'énerver Est-ce que tu vas lui dire pourquoi Est ce que tu vas C'est impossible, ça, ça va te faire le plus grand plaisir que le prophète, personnellement, il est venu te corriger et poser ses, ses, ses belles mains wa sallam, sur tes mains pour te corriger, ce sera un même ça rentrera tu rentreras dans l'histoire de l'islam et des musulmans tu rentreras dans les hadiths un honneur, un grand honneur pour toi mais imaginez de nos jours que tu trouves toi quelqu'un dans la mosquée et que tu ailles comme ça et Annie le corriger surtout, surtout, surtout, imagine que ce soit un vieux un vieux qui déteste les barbus qui dit des barbus des barbus ce sont des, des, des, des, des ignorants, ce sont des éniards ce sont des gens de, de secte ce sont je ne sais pas qui donc celui-là j'ai peur que dans la salade il te donne un coup de poing on va te retrouver par terre C'est pas étonnant Surtout imagine même Imagine que tu ailles voilà, Imagine que tu ailles maintenant Vers cette personne Et hein, tu ailles dans son dos Dans son dos Quand il sent même l'avertir Et que lui il est en train de faire la salat Avec rouchou Et que maintenant il sent que Sans qu'il savait Il sent qu'il y a quelqu'un qui a pris ses mains derrière lui Il peut même crier Il, peut, il va dire c'est un djinn qui m'a fait ça ou là. Il peut même crier ou je ne sais pas quoi. Donc maintenant de nos jours, je pense qu'il est préférable, si tu connais bien la personne, même de lui changer les mains. Et si tu connais, tu ne connais pas la personne, tu peux faire deux choses. T'approcher de devant la personne et de lui dire par exemple, Barak Allah, on fait qu'il y a une idée, la droite sur la gauche, pas la gauche sur la droite. Et ensuite, s'il veut changer, alhamdoulilah, s'il veut pas, il doit barraser moi je lui ai montré je ne suis pas, pas, pas quelqu'un qui, qui force les gens comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran Laissez les liens de la table tu n'es pas ici un, un tyran pour qu'ils appliquent de force ou alors tu peux faire une autre chose quoi tu le laisses quand il termine et tu lui dis voilà et tout à l'heure j'ai remarqué que tu avais la main droite sur la, la, la gauche sur la droite alors qu'il faut avoir la droite sur la gauche na Voilà, donc on va voir qui c'est cette personne et avec sa geste on va voir si on lui change dans la salate ou alors on attend qu'il termine sa salate maintenant bien sûr si c'est euh, si c'est dans la maison si c'est avec notre frère ou la notre épouse notre notre enfant ou là c'est plus facile là on applique directement sonna on lui change ses mains dans la salate non. pour la construction de la maison celui qui a construit sur un terrain de ses parents etc, et maintenant, c'est pas en lui qu'on fait un problème, ça. Est-ce qu'il peut déposer plaître contre eux Moi, je lui donne la séra de ne pas faire cette chose. Je lui donne la séra de ne pas arriver au point où je vais chez le tribunal, ou là au tribunal, déposer une plaître contre mon père et contre ma mère. Et faire quoi Faire la une des journaux. Faire la une des journaux et des médias. Surtout vous là-bas en Europe. S'il vous C'est pour ça que les savants disent, « Regarde, quand c'est quelque chose de dîn, tes parents sont contre quelque chose de dîn là, il faut pas lâcher avec Je parle. Je dis, non, c'est pas comme ça. Je fais pas ça. Ça, c'est haram. » Ils ont dit, « Mais si c'est quelque chose de dounia, quelque chose de dounia, ils ont dit, abandonne. Abandonne ce qu'ils t'ont pris et laisse-le pour Allah, subhanahu wa ta'ala. » Toi, maintenant, donc je te conseille, essaye de faire entrer, au lieu de faire entrer le tribunal et le juge, essaye de faire entrer des gens de la famille. Essaye de faire entrer des gens de la famille. Tes oncles, tes cousins, tes tantes, ceux qui ont influence sur tes parents. Tu leur parles, tu leur demandes de t'aider bi'illillâme euh, subhanahu al-za'udhi. N'am. Reste... na Pour les 99 noms, 99 noms, sah, le hadith qui cite les 99 noms est un hadith faible. Cheikh Al-Utaymin a fait une liste des noms. Et d'autres savants, nam na même la liste de Cheikh Al-Utaymin, d'autres savants ne sont pas d'accord avec sa liste. Même sa liste, de Cheikh Al-Utaymin, certains savants ont enlevé certains noms et ont dit que ceux-là ne font pas partie des noms de d'Allah, malgré que Sheikh bin Uthaymin les a cités et ils ont dit aussi le contraire ils ont dit il y a d'autres noms qui sont vraiment des noms d'Allah Ta'ala et que Sheikh bin Uthaymin n'a pas fait rentrer dans sa liste na quant à les trois noms qu'il a cités al-Sabor Al c'est pas un nom d'Allah Ta'ala la même chose pas pour Dhul Jalal -Jal, c'est pas un nom d'Allah Ta'ala et la même chose pour Sattar, Sattar c'est pas un nom d'Allah Ta'ala Mais le nom d'Allah Ta'ala, c'est quoi si' tir se tir et non pas ce c'est pour ça que on doit apprendre les gens quand quelqu'un glisse ou là quelque chose lui tombe de, de sa main qu'estce qui qu'est ce qu'on entend les gens qu'est ce qu'ils disent il ya cette tard alors que le vrai c'est de dire il ya quoi il ya sept tir et non pas il ya cette tard une seconde Inch'Allah. donc comme j'avais dit que il n'y avait pas ce mais maisest tir on doit on doit apprendre nous mêmes et apprendre aux gens. Quand on les entend, on dirait « Yastar », on dit « Non, c'est faux. » On dit « Yastir ».« Yastir » comme ça. Certains disent « sitir avec « Kasra ».« Sittir ». Et le vrai, c'est « Fetha ».« Sittir » comme ça, avec « Fetha ». Enfin, pour la personne qui a dit que j'avais dit dans un des cours que la salade pouvait rester jusqu'à une heure, et etc., quel est le Dalil Le Dalil, c'est quoi Le Dalil, c'est le, le, le Hadith par exemple salat du dhohr si salat du dhohr c'est à 15h30 ici si elle se termine salat al asr c'est par exemple à 16h30 c'est un exemple par exemple 13h30 et ça trace est 16h est-ce que maintenant si au lieu de faire salat du dhohr à 13h je vais la faire à 14h ou à 14h30 est-ce que j'ai des péchés tu n'es pas de péché pourquoi parce que tout simplement le moment de salat al asr n'est pas rentré s'il n'est pas rentré ça veut dire que je suis toujours dans Salat al-Dhar c'est pour ça que certains savants comme Abu Hanifa dit que de préférence on laisse la Salat pour le dernier moment pas pour le premier moment mais l'avis le plus juste c'est que plus on l'a fait en son premier moment plus elle est mieux car le prophète lui a demandé quelle est la meilleure des oeuvres il, il a dit Salat il la dit Salat dans son première heure. non Donc, quand j'ai dit qu'on pouvait la retarder d'une heure, ça veut dire qu'on est toujours dans Salat al-Dah. Il est même de la Sunna, il est même de la Sunna en été, quand il fait très chaud, de ne pas faire Salat al-Dah en son première heure, mais de l'éloigner une heure ou la une heure et demie, ou la plus, hein, pour attendre un peu que le le, le, le, le, le, le, le soleil yani, vraiment yani, ne soit pas vraiment, elle est proche de la terre et que qu'elle n'y fasse pas vraiment trop chaud, voilà, fort et vraiment chaud non. donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le délire maintenant, si quelqu'un dit la chère, elle a dit que vous avez vu que la personne dépasse une heure, sa salat est valide nam sa salat est valide pourquoi elle serait pas valide si elle dépasse une heure mais elle a des péchés Mais elle a des péchés. Cela, cela dépend, moi quand j'ai dit comme ça, j'ai parlé en général. Cela dépend combien qu'il reste pour l'autre salat. S'il y a par exemple entre une salat et l'autre, il y a seulement 1h30. Cela dépend de la saison aussi. De la saison aussi. Si par exemple il y a entre salat et entre salat il y a par exemple 1h30, c'est tout. Et maintenant, je vais retarder ma salat d'une heure. Dans ce cas, je suis rentré dans les péchés. Une heure, c'est beaucoup s'il reste seulement une, une, une demi-heure pour que la salat se termine. Mais moi, je parle comme en Algérie, entre salat al-Dohr et salat al-A'as. Je vous donne un exemple. Ici, en Algérie, salat al-Dohr, vous savez, c'est à quelle heure C'est à, à midi 45, salat al-Dohr. Et ça se termine à quand est-ce Ça se termine à presque 17 heures. Imaginez de midi combien qu'il y a jusqu'à 17 heures. 5 heures 1h, 2h, 3h maintenant si je vais retarder ma salat de 2h c'est possible au lieu de la faire à 12h45 je la fais à 2h je suis toujours dans salat pourtant je je l'ai retardé de 2h c'est pas seulement d'une heure et je n'ai pas de péché pourquoi il reste encore 3h pour salat mais si maintenant entre et il y a seulement par exemple 1h30 je peux pas la retarder d'une heure sinon ça devient haram Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui qui, qui, qui ont l'arabe et qui ont l'habitude d'assister dans le cours de d'Angleterre, de, de, c'est demain, Inch'Allah Ta'ala, pour ceux qui ont l'arabe. Fazla al-Muslim, je te laisse le micro. Naham, cher, donc par rapport à la question sur euh, sur le fait qu'elle avait donné sa promesse sur une chose déconseillée, Là en fait euh, elle nous a éclairci la chose en disant en fait à la première personne de distribuer de distribuer ou la de vendre des cartes, il y des cartes de, de visite dans le but en fait de récolter de l'argent pour la construction d'une mosquée de Irwan. Donc elle dit moi avant de donner mon, ma promesse, avant de faire ma promesse, je ne savais pas que c'était déconseillé. Et c'est dans ce sens-là en fait et elle demande que faire lorsqu'on a donné sa parole sur une chose Fadal Chir. Naam, que faire C'est très simple. On va rencontrer la personne, ou bien on va lui téléphoner, ou bien on lui envoie un mail. On lui dit, voilà, c'est pas la peine de lui dire exactement pourquoi. Je suis pas obligé de dire pourquoi. Je viens par la présente l'être, Naam, euh, de bien vouloir, euh, vous demander de bien vouloir accepter mon excuse, en ce qui concerne ce que j'avais promis, comme quoi j'allais faire ceci et cela, et que maintenant, il y a des imprévus, c'est ça l'imprévu, tu viens d'apprendre que non, donc il y a des imprévus qui, qui qui ont fait surface, donc je vous demande de bien vouloir m'excuser, et de et de m'excuser, voilà, ça s'arrête là, et barakallahu feekom, et salam alaykum wa rahmatullah, ou bien par téléphone, « Assalamu alaikum, voilà, je t'avais promis de faire ceci, cela. » Et maintenant, j'ai des empêchements. C'est vraiment, ça me dépasse. C'est plus fort que moi. Je suis venu m'excuser maintenant pour te dire qu'il il faut pas se baser sur moi. pour faut voir, incha'Allah ta'ala, une autre personne qui pourra t'aider. Et quant à moi, j'ai mes, mes excuses personnelles, incha'Allah ta'ala. Et barakallahu alaikum. Comme ça, gentiment, avec sagesse, khikmat, personne ne m'a obligé ni ne m'a mis le couteau sur ma gorge pour que je fasse quelque chose non je ne suis pas convaincu, alors quelque chose dont j'ai même des doutes que peut-être ça rentre dans le haram. Personne ne m'a forcé, il ne me force. Alhamdulillah. Barakallahu fikoum, jazakmullahu khayran. On se rencontre mercredi, inshallah ta'ala. Subhanakillamu bihamdik. Ashadu Allah, ilaha illa ant. Astaghfiruqa utubulik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.